Mais pourquoi maman elle veut pas Parce que si c'est une histoire de sous, peut pas faire grand chose. Non, c'est pas une histoire de sous, c'est plus que pour l'instant elle y trouve pas beaucoup d'intérêt. Ah ouais. Et t'en ferais quoi de ton micro Ah ben je ferais des émissions, voilà. Tu dirais. T'es courant qu'il faut d'autres trucs avec. Hein. Ouais, t'as la console. Oui, oui bien sûr. Euh... Bien sûr, mais, mais c'est quand même la base avant. Oui, mais avant... si t'as rien pour brancher ton micro, tu as envie d'avoir la Ici, oui. Ah si, si, si, si, ce qu'il ah. faut. Il y a. Ah ouais. Bon. T'as bah... une console de mixage ou pas euh, Une toute petite. C'est une quoi Euh, c'est une euh, excellente question C'est une Béringer Oui c'est bien Béringer C'est bien C'est pour les prises de son C'est surtout C'est pas pour les mix C'est pour les prises de son en Studio Ouais. Bon. Déjà, déjà voilà. Moi bon. j'avais des trucs Beringer aussi, des très. C'est Ouais, des ouais. trucs des, des, des compresseurs, des trucs pour. Euh... J'étais un psychopathe. Hein. Je, je, je ouais. viens le, une info. Je viens de retrouver donc des vidéos ah oui, de moi quand j'avais 19 ans dans ma chambre avec mon studio et euh, tous les, les, les cassettes et tous les jingles de quand j'avais 14-15 ans. Oh, oh. Ah c'est énorme. Voilà ramène. Si ah, ah, ah, ah ouais. Je les planque pour l'instant. Ils sont au fond d'un coffre et j'ai avalé la clé. Voilà. J'ai des problèmes de transit. pas près On appelle ta mère. Elle s'appelle comment Delphine. Dans 3 minutes. D'accord, on appelle Delphine. Tu vas voir, je vais essayer okay. de négocier moi. 200 euros quand même pour un... Un blue quoi Mais dis que c'est pas l'argent, donc... Euh, blue Yeti. Les bleus... Les bleus ici, ils sont à 120 balles du jour. Ah, c'est ouais. connu, il y a beaucoup de YouTubers, pardon. Ouais, bah oui, enfin, c'est pas les UAI. Ça dépend... Ce que tu veux <rire> faire. Les YouTubers, ils font pas de radio. Quoi. Pour commencer, c'est... Ouais, ah ouais, non, est si euh... je vois ce que c'est, parce qu'il a une bonne gueule. Ouais, d'accord. Il a surtout qu'il se branche en clé USB, c'est pour ça. Ah, I'm so Nah Un concert privé, rien à grand là ce soir. Oui. Vous pouvez pas être partout, hein, avec oui. énergie. Demain, n'oubliez pas, écoutez l'émission. Déjà, vous nous écoutez tous les soirs, sinon vous n'aurez pas vos examens. Ça c'est réglé. Oui. C'est une malédiction qui, ça va sur vous. Mais écoutez-nous demain soir, parce que demain, je vais donc tenter d'aller rejoindre David Guetta, Sous la tour Eiffel et tout ça en live pendant l'émission. Vous suivrez toutes chez vous comme si vous étiez avec moi tout de suite matin sur Énergie. À 7 h 5 et 8 h 5 Manu double votre salaire. Thibaut de Hill dans le limousin Ouais, c'est ça, ouais. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire C'est Manu sur Énergie Eh hey, oui Wouh Chaque mois, tu touches 1375 euros. Dès le mois prochain, ça va arriver pour toi. Je vais doubler ton salaire. Tu vas toucher 2750 euros. Oh, C'est génial. Je remercie à toute l'équipe. Continuez comme ça. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9.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 Venez à Portaventura World et vivez un monde d'émotions avec des spectacles incroyables. Césamo Aventura, caribé Aquatique Park et de magnifiques hôtels thématiques. Portaventura World, un monde d'expérience unique. Entrez plus hôtel jusqu'à 50% de réduction. Réservez dans votre agence de voyage ou sur portaventuraworld.com ah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 Music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 Quelqu'un de bien Grâce à notre opticien Atoll, nos yeux sont bien protégés Pour l'été, j'ai choisi des lunettes de soleil Polaroid Et il m'a proposé une deuxième paire à moitié prix Parfait pour mon fils Avec mon super opticien Atoll, même pas perdre rien du soleil Même pour des solaires sans correction Confiez votre vue à un professionnel Les verres polarisants suppriment la réverbération Et améliorent les contrastes Et en ce moment, pour l'achat d'une solaire Polaroid La deuxième est à moitié prix pour qui vous voulez Offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants Atoll, mon opticien Quelqu'un de bien Grâce à la carte Confort Plus, profitez des ventes privées Conforama. Mais il faut la carte, hein <rire> Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable jusqu'au 20 juin, Voir condition sur Conforama.fr. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui Et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innover autrement.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 Petit message Peugeot en forme de contrôle routier Bonjour monsieur, bonjour, contrôle des pneus, ah bah allez-y, mm -hmm. pas bien, hein? parfait, vous êtes passé chez Peugeot apparemment euh, Oui, alors c'est bon, vous pouvez circuler, bonne route Du 9 au 11 juin, pendant les portes ouvertes Peugeot, les pneus Kleber et Uniroyal sont à 49,95€ seulement. Voir conditions sur apv.peugeot.fr Bienvenue sur l'énergie Tout à l'heure ça va être une émission spéciale Big Time Rush Avec Kendall, si vous suivez cette série Vous allez être content, il y a Lucas Il a 15 ans, nous on ville, sa passion c'est la radio J'ai regardé le micro que tu veux mon pote, réfléchis bien Parce que c'est un micro USB Oh ouais, Donc ça veut dire que c'est un ouais. micro qui se met sur une carte au son, ça veut dire que c'est un micro que tu penses ça que je comprends pourquoi tu peux pas prendre un autre. Parce que ça veut dire que si demain tu le mets sur une console, il ne marchera plus. Il oh est oh fait ouais. que pour euh, les gens qui veulent s'enregistrer sur un PC Et ou un ordi ou un ouais. Mac. Si tu veux te mettre sur une console demain, tu vas être niqué avec ta clé USB. Ouais, mais bon ouais. adaptateur. y okay. mais il y a plein de micros à 120 euros et des micros d'occasion. C'est peut-être plus pratique pour lui. Même maintenant, la radio pour faire de la web radio, c'est de se mettre directement en USB. sur okay, okay, ok, On gueule pas. J'appelle ta mère. Comment elle s'appelle je veux ça, ça, ça donc. Delphine. Delphine. Ouais. Allez. on a étudié le dossier. Eh, J'ai étudié le dossier, monsieur. J'ai regardé sur Internet. J'ai regardé les prix. Il y en a des moins chers que ça. C'est pas l'argent, Pas l'argent. Oh, on dit ça, on dit ça. <rire> L'équipe qui vit, c'est les mecs qui ont des lunettes. Allô Allô Vous êtes Delphine Oui. Vous êtes la maman de Lucas Oui. L'heureuse maman de Lucas L'heureuse maman de Lucas, oui. Bonjour, ça je va. suis Coé. Comment ça va oh, Ça va bien, ça va bien. Vous êtes en forme pas Ça va. Je vous dérange pas bah, Un petit peu parce que je suis au travail, mais bon. faites quoi Je travaille dans un garage automobile. Oh, très bien. Euh, marque connue ou pas Très connue. De luxe ou pas Il y a quelques soucis en ce moment. Euh Volkswagen euh, Voilà ah Ça a toujours été son préféré Toujours Et la Volkswagen, c'est pour lui Bon alors, maman, je vous dérange deux secondes. Lucas est en ligne avec moi. Lucas fait bisous, à maman. Bonjour, maman. <rire> bonjour, Lucilly. Ah, alors, Lucas m'a dit un truc qui m'a fait beaucoup de mal. Lucas m'a dit que son rêve, c'était d'avoir un micro. Vous lui avez dit que ça ne servait à rien. Non, j'ai pas dit que ça servait à rien. J'ai dit que oh, ça oh. se méritait simplement. Ah, tu nous as on pas, on nous a pas de une cloche à chaque fois. Hein. Ouais. Pourquoi ça se méritait Il a pas de bonne note. Bah, il y a des fois il pourrait faire mieux, quoi. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Regardez ouais. les mecs chez Volkswagen, ils auraient pu faire mieux. Bon, ils ouais. ont fait une petite connerie. <rire> auraient pu bon. faire vachement mieux. Ah là, ils auraient pu faire vachement mieux. Ils ont fait une petite connerie, mais ça n'empêche que ça reste des gens bien. On peut <rire> faire toujours un peu mieux. Oui, on peut toujours faire mieux. Oui. Lucas, tes moyennes, c'est combien à peu près Euh, bah, ça a commencé à 9 et puis là c'est 11 anni. Bah il faire mieux. Bah oui. Ah c'est ce que j'appelle faire mieux. C'est plus de 20% d'augmentation. Eh ah oui. <rire> ah oui passer au-dessus de la moyenne. <rire> Grave Non mais il veut son micro. Alors, savez, moi, moi j'ai moi j'avais quand on fait on est passionné quand on veut faire des trucs. Hein, imaginez, regardez tous les jeunes des fois qui squattent, ils savent pas quoi faire, ils sont dans la rue, ils se prennent une bouteille de rosé au shopy du coin, ils se levite sur des marches là, entre amis et puis ouais. ils fument des clopes ou des joints. Vous préférez ça ou que votre fils il fasse de, du son dans son dans sa chambre Il sait s'y prendre. Hein. Ah bah je préfère du son quand même. Ah, bah, bah, voilà. son, bah, tout bah, tout voilà. en buvant du rosé avec un petit joint hein, parce que sinon oui, il n'aura pas d'inspiration. Non ça va là-dessus à ce niveau-là pour l'instant. Mais non mais, mais moi bah, Mon père voilà. c'était pareil, mon père il est pareil, il gagnait pas beaucoup, il gagnait pas beaucoup de sous, mon père il disait il préférait m'acheter des petits trucs de son plutôt comme ça, il ouais. disait au moins je sais où il est. Et au moins il fait sa passion. Un micro. Un petit micro. Un micro. Il va vous en ouais, trouver mais un mais pas cher. Il, il veut vous remplacer hein, plus tard. Hein. Mais c'est pas bien grave. grave. Il en faut. Ben, au moins je dirais, voilà, j'aurais financé mon euh, remplaçant. Ouais ouais, mais vous C'est pas sûr dans votre spectacle vous voulez un remplacement non ouais, ouais, vous avez vu le nouveau spectacle. Oui, à la fin, je dis qu'effectivement, j'en veux pas. Mais, euh, si, <rire> ne si, mais si, à la fin du spectacle, c'est ce que je dis. j'ai j'ai vécu. Ça vous a fait rigoler Vous avez rigolé Beaucoup, oh, c'est gentil. Alors Oui, alors, alors, Ouais, je allez, sais, allez, mais allez, la fin d'année approche, il a eu 11 et demi, 20 d'augmentation, pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est Pas mal, c'est bien, bien sûr, c'est bien. Tu passes un examen là, Lucas, à la fin de l'année Non. Ah passe en première normalement on verra le conseil de classe demain et ben si passe en première mais demain il aura les encouragements vous verrez il y aura il y aura on va attendre demain soir oh non attendez attendez je vais parler je vais parler à Lucas Je suis obligé de m'engager attendez attendez je parle à Lucas je parle à Lucas Lucas oui il pue le conseil de classe de demain où ça va aller non ça va c'est tu es délégué ah tu peux influencer les témoins Voilà, c'est voilà. ça, j'ai pleuré. Ah, délégué, tu dis, mon micro Allez, mon micro. <rire> allez vous dites oui. Allez, je dis oui. oui ouais. Mission réussie Et ça ne nous coûte aucun cadeau pour une fois. C'est merveilleux. On a négocié. Gros bisous, maman. À bientôt. À bientôt. Toujours été son préféré. Toujours, Toujours. À bientôt. Ouais. Au revoir, Lucas. Je t'embrasse. Merci bisous Salut mon poteau, continue comme ça, j'espère que tout va bien se passer, allez, toi le chance Aku à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 m2. Diplômée, indépendantisé Je ramène des copines, des mais je fais que tisée. Ah, non, je veux pas être tranquille, je rêvais d'une indépendance, mais là j'ai tremble. Cause I, don't wanna be alone. I just want to go back home. Every time I hear that song, I feel it Watch these people look so happy all around. My friends are gone. I'm all and on, on and on and on and on. like Je me balade dans l'horreur de ma ville. Je tape dans les canettes et ça me fait baler. Tout le monde est pide. Je me sens tellement inutile.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 Et on sera plus jamais seul, ouais on sera plus Surtout pas en public. On n'est pas chez Coé. Même si j'adore mon texte, j'aime enculer les mouches. Coé, 19h-22h sur Énergie. Merci Renaud, merci à toi. Je parle pas des bagnoles, hein. je parle du chanteur. Demain, on fera une émission spéciale. Donc demain, vers 21h15, je vais obligé de vous laisser. Notre ouverture de l'euro à pour, nous, Ouais, Pour essayer d'aller pêcher au David Guetta Avant la fin de l'émission ouais. et avant sa montée sur scène Donc je ferai mais vous, je ferai la suite de l'émission de, de la, oui, Du Scooter hein. Ouais, ouais. Ça va être, Et on va essayer de vous vivre en live Vous suivrez sur mon snap officiel J'essaierai de vous mettre tout ce que je vis J'essaierai de vous le mettre au fur et à mesure Mais avant, 19h, on démarrera l'émission Ce sera un cadeau puisqu'ils viennent pour la pour l'ouverture le, de l'euro Ils viennent pour le plateau ouais. Faut oui. qu'ils passent chez nous ouais. Il y aura un demain No. the no really on the On Ah oui On les avait reçus il y a longtemps a. Don't a. Attention on fait un bisou à Gauthier Ça va Gauthier Hein, ça va, ça va. Ouais, t'aimes bien cette musique ou pas, Gauthier Moi, je kiffe trop. Ah, non, oui, en en Demain, alors, 19h, rendez-vous, demain, émission spéciale. Je te contacte car ma copine a un problème avec un prof de son lycée. Il ne sait pas, Elle ne sait pas quoi faire car elle a contacté l'Académie de Strasbourg et maintenant, elle a reçu une lettre comme quoi elle mentait sur ses propos. Le prof lui dit, viens en rampant, j'aime t'avoir à côté de moi. Voilà, c'est tout à fait ça Mais non Ah mais si, c'est un prof de sadomaso, c'est de <rire> nouvelles épreuves <Ouais>. Depuis 50 millions <rire> degrés, du SM C'est le bac arrête comme ça à ton élève enfin, <rire> C'est des épreuves ah, un hein, excitant. Non, je déconne <rire> ah, <non>. Quel âge a <rire> là ta copine 19 ans 19 ans Est-ce que, euh, Gauthier, je ne te connais pas, tu habites à Strasbourg euh, Non, à Mulhouse Gautier, est-ce que je peux, juste deux secondes Je te jure, c'est pas une moquerie, c'est presque te rendre au service Ok Est-ce que je peux parler de ton look, Gautier Euh, oui. Gauthier, est-ce que tu trouves ça vraiment bien la petite moustache bien taillée avec le Marcel et la chaîne qui passe au dessus du Marcel oh oh <rire> Gauthier, est-ce que ce look n'est pas un tout petit peu, un tout petit peu Ah mais surtout, est-ce que c'est ta copine à côté Oui, c'est elle. Comment t'as fait oui, oui. Elle est jolie. Elle est très jolie. Elle est très elle est jolie, sûrement. ta copine. Bah, justement, elle aime bien ce look. Ah, mais t'es sûr qu'elle aime bien la petite moustache Oui, ben oui. La dernière fois, je l'ai rasée elle m'a un peu j'ai rien dit si vous êtes moustachophil J'ai rien dit, j'ai rien dit <rire> D'accord, bon allez mon pote, donc qu'est-ce qu'on peut faire Mais ça a commencé comment Bah écoute, ça a commencé il y a à peu près elle dit, Il y a à peu près deux mois et toi Elle était en train de bavarder avec euh, la elle, Comme euh, tous les élèves font quoi. Bah oui Et du coup, il n'y euh, a que elle qui a pris le, La remarque, ouais c'est à côté de moi J'aime t'avoir à côté de moi Et puis voilà, ils font des trucs comme ça, Mais, point, ça, ça peut être Mais après ouais, c'est peut-être un prof Il a quel âge le prof Alors euh, là, il doit avoir dans la quarantaine je pense. Ah oui, ah ouais. il, est, il est pas être très jeune. Mais euh... elle est, mais c'est parce qu'elle est aussi, elle est jolie Tadana quand même. Elle est, est très que, jolie. Elle est quand même très tu belle. intérêt tera... tera... si, à la tenir quand même. Tintérat est gentil. Bah oui, je sais. J'imagine là... bien euh, de venir vers moi en rampant. <rire> mais ah, comment, non, mais comment tu point, peux quoi. dire ça à Une élève viens vers moi en alors... rampant. T'es sûr ouais. que c'était pas une blague Mais oui. Un peu lourd. Ouais, Même en l'académie Strasbourg, ils ont dit normalement même ça, ça se dit pas. Même si c'est une blague, normalement oui, oui, ils auraient jamais dû dire. Ah parce qu'elle t'ont demandé à l'académie que... et tout. C'est ce que je voulais te dire. Euh, oui, une... elle, avait... elle avait envoyé un mail à l'académie en lui montrant les photos et tout. Ouais, mais c'est peut-être à l'académie des Neufs que vous avez envoyé ça. <rire> pas <à l> <rire> non, mais même une sale blague euh, à base devient en rampant. Tu dis ah c'est une blague. Un prof fait pas ça, une élève. Non, j'avoue. Même oui. si c'est une blague, il si y a des choses qui se font pas. Mais alors donc, et l'académie dit quoi alors maintenant Bah écoute, pour l'instant ils ont ouvert le dossier, pour rien. Et du coup là hier elle a reçu la lettre d'une association laïque pour les pour les éducateurs euh, en disant comme quoi le prof il se retournait contre elle pour diffamation. Euh. Alors, alors, du coup après maintenant nous on voudrait savoir si vraiment il y aurait diffamation ou si voilà. Si non mais bon. attends elle s'est déplacée ou pas hein Quand il lui a dit ça elle a réagi comment Elle est allée auprès de lui ou elle a dit vous euh, ne parlez pas comme elle ça ah, ah, C'est Non, elle est allée trois fois devant comme il lui a dit. Mais... Non mais attendez, ah, non. ça peut se résumer à très peu de choses. Il y a des, il y avait d'autres élèves dans la classe, donc il y a des témoins ou pas Oui. Si Est-ce est si est es qu'il y a des témoins Est-ce si qu'il y a des témoins Il a raison. Il a accepté de témoigner. C'est fini pour lui. Oui, oui bah, toute la classe a entendu ça. Bah ça. Est-ce qu'ils ont accepté de témoigner dans le papier qu'elle a quand elle a contacté l'académie des neuf Est-ce qu'ils lui ont dit Est-ce que c'était stipulé comme quoi il y avait des témoignages Pas bah, France, pas... ah oui. euh, mais tu bon, vire bon, pas un prof oh. parce qu'il a fait une vanne mal placée non, non a, mais tu, a non, a fait non, fait mais tu, tu le vire pas mais tu lui fais des tu peux lui créer un peu de problèmes ouais. à mon avis le gars ouais. il a son amour propre et il doit dire c'est pas vrai je l'ai jamais dit diffamation ouais. mais pourquoi elle est pas allée voir je comprends pas Pat, pourquoi elle est vous allez voir l'académie et pas simplement le proviseur ouais. le proviseur je pense qu'il peut rien faire ah aussi, si dis donc ouais, le proviseur il tient ses profs après après je dire elle est pas allée voir la et la elle lui a dit bon pour moi elle lui a dit j'en ai marre des terminales et la CPE n'a rien fait J'en ai marre des terminales. Effectivement mmh. avec ça, c'est une bonne euh... Oui, ça va pas t'aider. Moi, je me suis fait violer. Oh, ouais. écoutez, j'en ai ouais. marre des terminales. Là, moi j'ai dit une chose à Pierre, en... je retourne au donjon. <rire> oh là, là. Ah non, attends. Alors du coup, après elle a pas voulu aller voir le professeur parce qu'elle a peur que ce soit la même chose. Oui, mais alors là moi, moi, mon pote, le problème c'est qu'en tapant à l'académie, elle fait mal, c'est-à-dire que là, Oui, euh, et il lui a dit que ça Parce qu'après, bon, effectivement, c'est déplacé, mais, mais, mais c'est sa, pa sa parole contre la sienne. Et c'est comme quand tu portes plainte contre un contre, la, contre un flic, euh, sa parole à lui a plus de valeur que la tienne. Donc il faut que tu aies au moins un certain nombre, je ne pas aller, les textes oui, en mais... ligne, un, un certain nombre de témoignages. Et si elle envoie une lettre à l'Académie, l'Académie doit recevoir plein des lettres d'élèves qui sont vénères parce qu'ils ont une sale note et qu'ils envoient des conneries sur les profs, ouais. ils doivent en recevoir plein. Ouais. Donc s'ils n'ont pas les témoignages écrits des autres élèves qui peuvent témoigner comme quoi il a vraiment mais dit ça, qu'est-ce qu qu'elle veut, qu -ce pas. Qu veut Parce que c'est bien d'aller à l'Académie, mais pour vouloir quoi Qu'il arrête un peu ses conneries parce Enfin que, après, il arrête là pas... Mais il, il arrête dit, Il l'a fait qu'une fois Il l'a fait qu'une fois Il l'a pas fait tous bah, les jours Bah après il l'a fait pendant deux mois hein. Il ah, l'appelle ouais. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il ah, fait qu qu Il l'appelle comment euh, bon, Bah bon s'appelle pour son prénom je... Non il l'a fait pendant deux mois même. Non. Il... Non. non mais attends tous les jours est pendant deux mois Il lui a pas dit euh, viens à côté de moi en rampant Bah tu la plupart si Il est met toujours euh, viens en rampant Viens à côté de moi J'aime pas voir à côté de moi euh... Et puis des fois euh, J'ai dit qu'on quoi Il l'a maté et tout hein. Mais est-ce qu'il lui fait porter une, une boule dans la bouche <rire> non, mais, Ouais mais Enfin On va en parler dans un instant <rire> Mais maté euh, Ouais sais, enfin Non mais ta si Ta, si copine, bien ta, bien ta, même, ta copine Elle est jolie T'es un mec T'es un prof T'as 40 balais Maté ou regardez euh, La différence Elle n'est pas euh... Il ouais, mais faut pas Qu'il lui parle comme ça Mais après ça dépend Ce qu'il lui dit tous les jours voilà, ouais. Moi coup, Julie, Je la mate fois. tous les jours Elle est en face de moi euh, euh, <rire> C'est la fille la plus chaude De la région en face de moi On en parle dans un instant On est de retour Après David Guetta. David demain. Prépare-toi, t'as intérêt à être là, j'arrive, juste avant le show. Allez, juste après, on revient Gautier. Gauthier pour terminer dans l'histoire, j'arrive pas à comprendre ce que vous voulez, parce que euh, si, si à chaque fois, si vous faites ça à l'académie, ça va créer des problèmes alors que ouais. si elle l'avait dit au proviseur et elle, elle a pas de parents cette jeune fille, pardon mais c'est ça, elle a des parents ben, vous savez que c'est aux parents, et c'est pas à elle d'aller voir le proviseur, mais c'est aux parents d'aller voir le proviseur en disant, dis donc Euh, monsieur Machin, là qui s'amuse à parler comme ça à ma fille, ou vous le calmez ou c'est moi qui le calme. Ouais, ah. sauf qu'elle est majeure, donc ça peut se débrouiller toute seule aussi. Hein. Mais c'est pas vrai, quand tu es dans l'enceinte d'un lycée, tu es encore dépendant de tes parents. C'est pas parce que tu es majeur que tu signes ton Et carnet de correspondance C'est le lycée encore est pas... Elle c est en quoi Elle euh, a dû redoubler euh, ah, non, deux. non, non si dans le lycée. Et alors, tes parents sont encore responsables de ah, toi, aussi, quand tu as un souci. Avant, je pensais que c'était la fac. Mais même quand tu as un souci, tes parents sont aussi encore là pour pour régler des trucs. Ça te permet d'avoir... Est-ce qu'ils se conduisent comme ça avec d'autres élèves Euh. ce qu'on est à, ouais. à la côté de toi à la, côté. Oui, à non, la mais côté. Moi, je pense que si ses parents euh, sont cools, si ou son père ou sa mère, elle en parle et c'est eux qui y vont. C'est ouais. mille fois plus facile. Parce que quand ils vont aller chez le proviseur, le proviseur va dire « Ok, vous inquiétez pas, je m'en occupe. » Mais attends, mm -hmm. si je dis pas de bêtises, mon ami, c'est sa dernière année. Oui, c'est sa dernière année. Qu'est-ce qu que vous en avez à faire de faire autant de ramdames alors qu'il reste une semaine Ouais, mais après, euh, ça nous, fait deux mois qu'elle que... en chie apparemment. Comment Ça ne rien que, après, ce soit quelqu'un d'autre qui prenne. Ouais. Ah oui, ça t'a raison sur le principe, mais à un moment donné, signalez-le au proviseur et c'est fini, parce que là, l'année ouais. elle est finie, elle ne la verra plus, etc. Bon, voilà, c'est réglé. Maintenant, je suis d'accord avec toi. S'il a l'habitude de faire ça à d'autres et que c'est un comportement qu'il a et que effectivement tout le monde a peur et que personne n'a osé dire quoi que ce soit, il continuera. Ouais. Ça, c'est le, ouais. le problème. Bah oui, ça c'est sûr. Et, et je suis d'accord Mais moi je pense que l'académie enfin c'est pas Laisse ta copine en dehors de ça Et que ses parents, si ses parents sont cools et motivés Que les parents y aillent bah, Ils n'étaient pas très contents C'est eux qui ont donné l'idée d'envoyer de, une lettre à la ah ouais, mais, mais ils y vont pas Ils bougent pas Non. non. Ouais, bah, mais Quand tu as une famille de flancs Qu'est-ce que je te dise aussi Il y a un moment, euh, euh, les parents flancs Tu ne peux rien faire, ils sont flancs Ah c'est pour ça qu'elle fait elle-même du coup, oui, mais toi-même tu euh... peux pas envoyer une lycéenne régler des problèmes, tu te fais broyer à l'académie. Si tu n'arrives pas avec tes parents ou tu n'arrives pas avec quelqu'un euh, qui, qui, qui t'aide d'une association, Quel un contact contacte une association. Il y a ouais. des associations ça, qui existent. Ça, mais idée, dans ce ouais. cas là, mais dans ce ouais. cas là, quand tu sais très bien que quand tu as 19 ans, tu arrives à l'académie, mais tu te fais mais tu te fais broyer on te, te cas en quatre et puis voilà, c'est fini. Il faut que ce soit ouais. les parents qui arrivent et qui disent maintenant, il arrête. Oui, il arrête crédit, donc... parce que je dis ouais, il doit avoir recevoir d'autres délettes en académie des lettres bidons surtout hein, Mais oui, et, puis, alors, bidons, donc, et euh... puis moi je suis persuadé que là où l'académie elle est méfiante c'est que des fois il y a des élèves ils se prennent ouais. une tôle ils vont écrire une ouais. lettre en disant il m'a dragué, ouais. il m'a mis une main au cul qui sont ouais. juste des accusations qui n'existent pas. Mais ouais, euh, donc, je, que je pense vrai. que des fois, ils font le tri entre les trucs vrais et les trucs faux. Et tant, tant qu'ils n'ont ouais. pas de témoignage ou les parents ou une lettre du CP ou quelqu'un d'autre quelqu derrière qui n'ont que l'avis de l'élève, à mon avis, ça, ils n'en tiennent Demande pas. Demande aux contre. parents de s'en mêler et à elle d'arrêter de le faire parce que ça va lui causer des problèmes à elle et ça va lui pourrir la vie. D'accord. D'accord ouais, Allez, ouais, je te fais un bisou et enlève-moi cette petite moustache. D'accord ouais, ouais. euh, Par contre, juste une petite question. <rire> oui Est-ce que moi et ma copine, on pourrait avoir un t-shirt dédicacé Euh, T-shirt, on n'a plus, il euh... en a plus, on en avait, on en a plus, on a des posters, on va vous, oui. vous dédicacer un poster, d'accord oh, À bientôt oh, mon pote, moi. gros bisous, ah, merci. Salut, salut Zorro, à bientôt. Ah, ah, un salut petit de Zorro. Oui, un Don... peu. Non, parce que pour que bah, pas il, expliqué, copier, il a pas la petite moustache d'Hitler, c'est pas, il a la ouais. petite moustache de Don Diego de la Vega, ouais. c'est pas la même chose. Salut frérot. mon Gauthier, à bientôt. Qu'est-ce qu'il y a Les frérots les dons frérot de la Vega. And your son, your son Bless, bless Mathuddy Ribéry Benzema, Benzema Oh Pogba, Pogboom What are we, what I know ah Elle a jeté son cœur en fave A part ses colliers Tu n'as plus rien à lui briser Elle a dansé dans le noir Tout à coup le sol j'allume Comme dans Billie Jean Tout s'accélère Elle veut contrôler le monde Tu comme un Rockefeller Elle veut régler ses comptes Après la cagnotte Peu importe le prix Donc qu'elle me demandé un selfie Elle était belle comme une Saia, saia, saia, saia, saia, saia, saia, saia, saia, saia, saia, saia, saia, saia, Elle saia, saia, saia, saia, saia, saia, pour ce soir Quand Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit. Pas du côté passager dans le Berco. Yeah. Yeah. Uh -huh. Come on, come on, come on. Ça fait right, trop, ça colle, ça tient. Tu fais la mou. A l'épagne, il y a une Zonda, Zoo, que tu veux, Zonda, Zoo, Berlinetta, Zoo, A l'épagne, il que tu veux, Zonda, Zoo, Berlinetta. A l'épagne, A l'épagne, A coup, A l'épagne, A l'épagne, pour aller pour aller pour aller à approche para mi para mi para mi pop pop para mi para mi pop pop Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin ma Berlinetta Berlin Berlin que tout va bien. Julian Peretta sera là dans quelques jours. Môme, Madcon, ce sera demain. Et demain, n'oubliez pas, on se fait une émission spéciale où on va l'essayer de choper David Guetta. Ça va être un bon moment. À tout oui, suite Energy, on de suite, ouais. sur l'énergie. je revient. C'est une façon de parler, c'est un copain. Écoutez, pas entre copains. Oh. Venez à Paris, assister au grand show d'ouverture de l'Euro. Au champ de mars, le 9 juin, avec Sur scène, en direct, sur énergie et TF1. Ça Vous entendez le double hit d'énergie La Vidieta. Appelez Énergie3937 et gagnez vos invitations pour assister à ce show énorme au pied de la tour oh, Eiffel. Énergie numéro 1 sur les hip hop. dance hey, Eh vous Oui, vous, derrière la radio, vous faites quoi pour la journée mondiale des donneurs de sang Je dis ça parce qu'en moins d'une heure, vous pouvez sauver une vie. TV vie. Venez. On a besoin de vous.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 Salut, c'est Guillaume. La journée mondiale des donneurs de sang, ça prend pas toute la journée. C'est simple, convivial et il y a plein de lieux de collecte en France. Alors trouvez le vote sur je donne mon sang.net. Petit message, Peugeot en forme d'urgence. Alors, qu'avons-nous là L'opération immanquable Peugeot. Avec la garantie étendue à 5 ans offerte, sur toute la gamme Oui, elle là. A... L'offre de crédit à taux 0%. Oui, elle l'a. Et bien alors, c'est quoi l'urgence Les portes ouvertes, les 11 et 12 juin. Et vous me dites ça maintenant En ce moment, profitez d'offres immanquables sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com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 Don't you shut your eyes and hide your heart behind the shadow Cause you can count on me as long as I can breathe, really you should know et tout à l'heure si vous connaissez Big Time Rush vous allez découvrir Kendall qui sera notre invité tout à l'heure tiens celle là ils la connaissent bon, ils connaissent aussi celle là ils connaissent pas beaucoup celle-là c'est les mieux tout à l'heure hein Ah, vous avez plus de pêche Ouais, ah, tu sais pas. Je pas, pas hein, surtout qu'elle ne les connaissent pas, celle là Tu es T'es largué, toi, hein, au premier ouais. rang. Je t'ai vu là. Hein. Si t'es largué, t'en connais pas une. C'est quoi ton es prénom Toi t'es une usurpatrice Toi, t'es venu pour quelqu'un <rire> si si, si, si t'es pas du. Qu'est-ce que c'est que ce rire satanique T'en connais pas une Depuis tout à l'heure, je te vois, tu chantes pas. Et moi je suis née en tant que Eh ben Un voilà, à la compatrice. Elle à compatrice. Ça à la germerie. Ah -ce mais c'est vous... pas mon style en fait. Ah t'es plutôt. Wow. Oh. Non mais j'allais contre lui hein. C'est quoi, quoi ton style plutôt Ah non moi c'est du Beyoncé. Oh. Bah, C'est du pion, -té. pas Pabouba, non Vous êtes Pabouba Ah, B2OBA Voilà <rire> Et bah B2OBA Avec son copain euh, Aurier. Aurier Vous avez vu ouais, Serge Aurier On est donc ouais, d'accord ils... <rire> Mais moi Je suis désolé hein, vous, pouvez, vous pouvez me faire passer Pour un gros con hein, Mais moi je l'aurais foutu Dehors du PSG Moi Un joueur de foot Qui se, qui se bat avec la bac en sortie de discothèque un joueur de foot qui dit, euh, ouais, machin, c'est un... Qu'est-ce qu'il avait dit de son entraîneur oui, C'était une, une, une fiote, une fiotte. Fiotte. machin, et tout, et ben là, il, est pris, il a fait un selfie avec Bouba. hashtag, vous êtes tous des fiottes Et le <rire> au premier blanc. Euh... Et personne dit rien, en paix. C'est incroyable. Non, mais euh... c'est ouf, quoi. Le même bientôt, je sais pas ce qu'il va dire, j'encule le Qatar. Euh... C'est quand même drôle, c'est des... Ben, il va y gros... aller à un moment donné, il va bien y aller. C'est ouais. l'étape d'après. Il a fait l'entraîneur, il a fait... Ouais. Il a fait maintenant, il faut bien qu'il se fasse le, les dirigeants. Ah, et puis... personne dit rien. Et on laisse faire. Ça m'est ouf. Ou alors ils savent qu'ils l'ont vendu et, et puis, le... Il est pote avec tout le showbiz et tout enfin avec tout le showbiz. Non euh, mais il est peut-être très sympa, c'est pas le problème. Le rappeur, en fait. Mais il y a juste un moment quand tu représentes ton club, tu fais pas trop le con quoi. Ah, non. Faut quand même faut quand même te calmer un peu. Stéphanie, 36 ans à Gujan. C'est où Gujan C'est où euh, Gujan C'est près de Bordeaux. Arcachon Arcachon Gujan Mestras ouais, Cap Ferré <rire> hey, Cap Ferré L'arrêt sur le côté Le jean <rire> déchiré Avec les trucs qui pendou Il planche de sol Il ouais, ai Florey hey, Christophe Maé vas <rire> Oh oui Bon alors en attendant, Stéphanie Tu vas piéger oui. Ah ça c'est des super jeux Que je préfère Quand, euh... les, ma... Quand les mamans Piègent leurs filles préféré. Ah oui ouais. <rire> Tu vas piéger ta fille Qui a 14 ans Qui s'appelle Manon Toi t'es en couple Avec Frédéric Qui est le papa de Manon Vous êtes toujours ensemble Oui Toujours Depuis 17 ans Ça se passe bien bon ça va ah, c'est plus, plus calme sexuellement non ouais bah oui il y avait trois enfants évidemment oui. trois enfants là on en regarde voilà. le foot tranquille oui, personne personne se, se dérange ouais. Manon a un ça. petit frère et une petite sœur en ce moment Manon s'entend pas très bien avec ses copines pourquoi bah elle est pas hyper canot. elle rentre pas dans les jambes des filles d'aujourd'hui c'est à dire c'est à dire bah, elle est un petit peu euh, ouais, un petit peu costaud elle ah, encore un moment Nutella ouais. ouais, c'est ça c'est à dire qu'elle, elle a fait quelques moments Nutella elle a voilà. pris la rallonge elle a fait... <rire> En cours elle a de mauvaises notes parce qu'en plus elle n'apprend pas ses leçons parce qu'elle croit tout savoir. Ah bah bravo ça. Toi tu es vendeuse bien en bien boulangerie, c'est ça Oui. Et alors tu nous as dit, des détails chez ta fille qui m'ont en fait rire, Manon <rire> n'aime pas l'Espagne ni les Espagnols, alors ça c'est ah, pointu. Je sais pas pourquoi. Pourquoi Bah oui, parce qu'elle rentre en quatrième et c'est allemand ou espagnol et moi j'ai choisi l'espagnol parce qu'on y va souvent. Mais, euh, elle n'aime bon. pas, <rire> Mais non, pas et, et elle est en train en ce moment de garder la petite sœur de un an. Ça. Ouais, les Voici les cinq phrases que tu vas faire pour énerver ta fille. Maintenant, <rire> tu cool. es assez grande pour comprendre. Je trompe <rire> papa. <rire> oh là là. <rire> oh là là Deuxième méchant, phrase, méchant. je sors avec un client, il s'appelle José, il est espagnol. C'est José. Féracé. <rire> Féracé. Sexuellement, je retrouve une nouvelle jeunesse. <rire> José, il est prof, il va t'aider pour apprendre tel son. Et la <rire> dernière c'est pas la première fois que je trompe ton père d'ailleurs je sais même pas si c'est lui ton père <rire> <rire> oh, ça là. va très bien oui. se passer ça va très bien la se passer peau, ce moment cher. où les mamans euh, font <rire> chier les enfants c'est mon moment préféré c'est une espèce <rire> de vengeance ne bouge pas hein d'accord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 Cause if you down i'll take it slow make you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 19h22 h sur Elijah. Joli moment d'amour pour la fête des pères. C'est hey, quand la fête des pères C'est dimanche. C'est dimanche là Ouais, c'est vrai. Ah ouais oh merde. Ah merde Ah non c'est le 19 Non c'est le 19. Ah, ah, ah ouais ouais, tu m'as fait flipper. flipper. C'est la semaine d'après Oui. Non, les... je l'ai ouais. dit pour oui, toutes oui. celles qui veulent souhaiter bonne fête à papa. C'est donc pas dimanche, c'est l'autre. D'accord, très bien quoi. Heureusement que tu Je crois que c'est tellement que c'était dimanche... Ah t'as t'attends t'attendre dimanche à savoir des cadeaux T'es venu avec ton cadeau Tu te disais tiens, je me sens seul dans le magasin. merde. En fait, globalement, la fête des pères, tout le monde s'en ouais, un ouais. un peu La fête des mamans, que tout le monde ouais. célèbre. Mais pas clair. la fête oh, des pères. C'est mignon la fête des papas. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton père Une perceuse J'ai pas de pas de ah, ah, pas. Mais non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu qu -ce que tu veux offrir à ton père On ne sait jamais... À une maman, c'est des fleurs, c'est un petit boîte de chocolat. Son père, qu'est-ce qu'on veut lui offrir mais On ne sait il... jamais quoi lui offrir. Et qu'est-ce qu'ils font les enfants à l'école en primaire Parce qu'autant ils font des colliers de nouilles, machin. C'est pas plus mal aux mamans et cravates en spaghettis. Ouais, parce que c'est pour avoir des cadres qui prennent de la place et des ranges CD alors que tu plus de CD en boîte à camembert. Non, non, vrai. Ils vous font quoi bah, Moi ils me, il me faisaient des likes Parce que je les ai appris tout petits. Et sa soeur me faisait des PlayStation. Mais c'était <rires> pas... Euh, je les ai appris comme ça très tôt. Et là ils bossent en Chine, ils ont 6 ans. Bon, Stéphanie, t'es oui. prête Allez. Redonne-moi les 5 phrases que tu vas dire à ta fille Manon. Alors euh, maintenant tu assez grande pour comprendre. Que je trompe papa. Euh, je sors avec un client. Il s'appelle José. Il est espagnol. Rosé Ah, je dis José, pardon. Croser, Croser. C'est bien. Oui, mais non, dis José, ah, dit José, dis ouais, José. Pas José pas ouais. crédible, euh, sexuellement, je retrouve une nouvelle jeunesse. José, les profs, Il va t'aider pour apprendre tes leçons. Et la phrase fatale, c'est pas la première fois que je trompe ton père d'ailleurs. Je sais même pas si c'est lui ton père. Oh est-ce que tu, est-ce que tu penses qu'elle va gueuler euh, C'est méchant la dernière. donc c'est pas me rebelle. Écoute, donc, si c'est euh... si vrai, c'est peut-être le moment de le, le dire. Hein. On y va, c'est parti. <rire> On appelle Manon. C'est le super jeu. Allô Allô, maman Allô, oui. Oui, c'est moi. Ah oui, maman, ça va Tu dis quoi Ben, euh, rien. Euh, là, je vais partir euh, à la crèche. Elle est partie à la plage après, mais tu surveilles sur les Oui, elle est avec moi, t'inquiète. Tu fais quoi Tu as fait tes voir Ouais, je viens de les finir, là. Ah, et t'es pas sur Facebook, j'espère Bah, non. D'accord, ok. Euh, euh, tu sais, Manon, t'es grande maintenant, t'as 14 ans. Euh. Euh, ouais, je suis grande. Pourquoi, pourquoi Oui, mais pas pour euh, tout. Pas euh. pour tout. Alors, dis pas que t'es grande pour tout. Euh, et puis, j'aimerais bien te parler un peu... Euh, tu sais, des fois, on essaie de parler, mais on s'en tout le temps en ce moment, donc c'est pas facile. Voilà. Mais là, c'est tout. Donc, euh, maintenant que t'es assez grande, j'aimerais essayer de te parler pour que tu comprennes ouais. des choses. Ouais. Voilà. Donc, euh, quand tu t'es assez grande pour comprendre, j'aimerais te dire juste qu'au jour d'aujourd'hui, je trompe papa. Euh... Quoi Tu me viens de Maintenant me que t'es assez grande pour comprendre, je trompe papa. Non mais pourquoi tu me dis ça maintenant bah Parce que euh, j'ai bien essayé de t'en parler Soit soir quand je prends mon bain, euh, que je te dis bien parler, et à chaque fois t'es pas oh, d'accord. tu t'en as pas bien. que je te dis. Et, non, et, et, et, et comment on va faire pour jouer des et Mais tu penses à nous, moi bah, Manon, ça peut avoir des avantages. Euh, tu sais pas, tu, tu sais pas, tu connais pas. Mais est oh, Manon, tu, tu vois, à chaque fois qu'on essaie que de parler, tu au courant. Bah, là, disons, mais... je ne descends pas. Non, mais Manon, hein, mais il descend des tu descends d'années. tu te rends compte de ce que tu vas me, nous faire vivre, là Tu es au courant, là De quoi Tu es consciente Manon, déjà, j'essaie de te parler gentiment. Je ne te demande pas déjà de... Mais oui, mais Est-ce que pour toi, c'est facile de dire ça tu, tu me balances ça comme ça, euh, comme si t'étais heureuse Mais est-ce que tu crois que pour moi, c'est la joie d'apprendre ça bah, Écoute, Manon, euh, déjà, c'est un client de la boulangerie, c'est quelqu'un très gentil. Donc, je sors avec un client, il s'appelle Rosé, et en plus, il oh, est ah espagnol. Oh, oh, Donc, super, moi, est, bah, ah, super ah, Alors, c'est pour ça que tu m'as oublié à faire espagnol Bah, Manon, euh, espagnol ou pas, c'est important dans la oh vie. Et puis tu m'empêches de faire allemand pour un espagnol pourri En plus, José, oh mais super le prénom. Hein. Le prénom, parce que tu crois que tu choisis un homme par rapport au prénom dans ta vie Tu crois que es mais chez mais lui, tu chez lui, les as choisi par rapport à ton prénom Mais et, et est-ce que papa, il est au courant Là, je t'en parle à toi, Minette. Je parle pas avec les autres. Mais je vais lui en parler ce soir, tiens. Ça va lui faire la grande joie. Ah, c ça va lui faire la grande joie. Ah, parce que tu vas jouer à ça. Content, tu il à Je ouais. ne pas pour que tu dire à ton père, je pas pour parler entre nous, entre filles. Ouais, mais c'est pas des choses qui se disent entre mère et fille. Bah, bah t'es assez grande pour comprendre les choses maintenant. Ouais, ouais. T'as bien eu des chéris à l'école, euh, bien. Euh, t'es grande maintenant, à un moment donné... Euh, T'es-tu dans mon débis ou non, c'est Manon Tu le sais, hein Ouais, ouais, ah. et tu crois que c'est facile de balancer ça, ça facile de 14 ans. Bien. Et puis, on, on s'engueule beaucoup, et puis, à un moment donné, tu vois qu'avec ton père, c'est plus visible, donc pour moi... En plus, c'est un renouveau sexuellement. Je retrouve une nouvelle jeunesse. C'est bien pour moi. <rire> tu devrais être oui, super. Hein. Alors j'ai une mère qui pense qu'à l'amour. Alors ça, c'est super. Il y a l'amour, la la la mais euh, à mon plaisir. Aussi. Ah mais non mais je, je, je veux même pas le voir ton mec. Hein. Je veux pas le voir. C'est important au plaisir, moi. Manon, dans la vie. Ah ouais ouais. Ah ouais c'est bien. Ah, oui c'est important. Aimes mais mais si, tu aimes bien avoir des plaisirs. Si toi et papa vous devez vous séparer, désirez eh vivre chez lui. Voilà. Faut <rire> tout gagner. C'est bien. Oui. Ah, bah, oui, ça c'est pas toi qui choisis, maintenant. En plus, il y a un truc, un avantage qui est super bien je sais pas dit. Il est espagnol, ça je te l'ai dit. Là où c'est ouais, bien, bien quand tu, 34... tu vas rentrer en quatrième, tu vas rentrer en quatrième, il est prof, il va José il est prof, il va pouvoir t'aider pour apprendre toutes ah, les super. choses quand tu vas rentrer. Ah. ah super Alors maintenant, j'ai, je vais avoir un, un nouveau père qui est prof d'espagnol et non, mais C'est bon, quoi ah, Non mais moi, tu me changes de collège de suite. Hein. Surtout s'il est à moyenne. Tu auras, oui, auras oui. la moyenne, au moins. Ouais super c'est ça qui va me faire augmenter ma moyenne, mince moi je voulais faire allemand, c'est pour ça que tu m'as obligé à faire espagnol Hein T'as tout compris. Pour ton mec euh, espagnol là Hein, super oh. Par la à moitié espagnol, j'en suis sûre. Hein. Mais non, c'est un vrai espagnol qui te dit euh, ça peut être hyper bien, on peut même aller habiter en Espagne. Ah Ouais Oh putain oh. Non mais tu m'annonces ça Ah t'étouffes pas hein, oui. Ah non mais moi, vivante, je resterai ici moi. Je reste en ouais, France. Je reste à... Je ah n'ai oui, pas vu en Espagne. Alors ça, tu pourras le voir. Maintenant, tu me laisses. Tu me dégoûtes. Maintenant s'il te plaît. Oh là là, oh ouais, c'est ouais, la, ouais, ouais, ouais, la, la fille, fille qui raccroche génial, au nez de ouais, sa mère. Elle ouais. wow. est bien ta mère. On y retourne, on y retourne. Elle est géniale. Elle est, fille. Géniale. Elle est top, elle est top. J'ai hâte de la dernière ah phrase, phrase. Mais moi, ah. vivante. Ouais, non, alors, elle m'étrangle. Moi, vivante. Jamais. jamais vivante en Espagne. Tu restes, tu là. À la fin, je serai José. Français. Allô Oui, tu raccroches. Déjà, tu raccroches même pas. Tu sais que quand je vais m'entendre, je fais. encore une mais fois, si as tu pas sais le faire, ce que hein. je veux. Je suis pas avec toi, je fais ce que je veux. Tu m'as pas laisser finir ma conversation. On peut au moins parler tranquillement. T'es grande. T'es plus un bébé de 10 ans. Tu comprends ce que je te dis Je te dis que j'ai ouais, le droit d'être heureuse chose. et d'être amoureuse. Je pense que tu devras en parler à papa parce que c'est lui qui va souffrir, bon, souffrir maintenant. C'est pas nous. Nous aussi, on va souffrir. Parce que nous, on a plus notre père de, de notre naissance. C'est lui, de notre, notre maintenant Justement, hein pour en venir là, Si tu veux qu'on soit vraiment euh, honnête sur ton sujet, voilà, c'est pas la première fois que je trompe papa. Voilà, parce que je suis Quoi heureuse. Donc c'est pas la première fois que je trompe papa. D'ailleurs. Tu te fais me parler ou de me crier dessus Ça depuis longtemps. C'est pas la tu première fois. Combien tu m'écoutes, tu me parlé ou de me couper la parole comme tout le temps. C'est pas la première fois que je trompe ton père. Et d'ailleurs, je me demande même si c'est du ton père. Quoi Bah oui, nickel. faut être honnête, tu ne ressembles pas. Tu ne me ressembles qu'à moi. T'as tous mes défauts, euh, même mes euh, qualités. suis ensemble, je suis un peu super, hein. Mais, mais que, Manon, euh, euh, t'as quoi de ton père J'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb. Pété un plomb, hein. T'as pas l'âge de péter un plomb. T'as un plomb. T'as juste à dire oui, maman. Je suis heureuse pour toi. Je suis contente pour toi. Mais et, tu euh, m'annonces es que être... Tu crois que je devrais être heureuse pour toi alors que tu m'annonces que je vais avoir un nouveau papa, voilà. que, que t'as couché, que t'as, que t'as trompé papa. mais oui, oui. Oui, au téléphone, téléphone. C'est qui toi là sur le téléphone. Je... Ben... Ah c'est toi le mec à ma mère. Oh, euh, hola. Bah non tu parles comme il faut s'il te plaît. Qu'est-ce que tal as Hola, c'est bien mais bon. c'est bonjour, poli. Mais c'est pas mon père. Bonjour, je suis Rose. Mais c'est pas lui, c'est ton père. Hola. J'ai dit c'était mon nouveau chéri. Oui. Mais non mais je veux même pas le connaître ton non, mec. On fait beau... l'amour. Ah olé bonjour. On fait l'amour beaucoup avec maman et voilà. Repasse-moi ma mère. Euh, non je voulais dire bonjour. Je te donnerai des cours, hein, si tu veux, d'espagnol. De, de voilà, je... C'est euh... plombos en espagnol. Manon, oui, mais je vais parler à ma mère. Euh... Je vais parler à ma mère. Euh... Parler ma un mar. Avec lui, t es... T as oh, une super tu super moyenne. tu sais même pas ce que tu fais. Tu sais même plus ce que tu fais. Tu ne euh, si tu sais, sais pas ce que tu fais. Fais. Tu ne sais plus euh, pas parler. Tu vas être super contente, on va être super bien, maman. Oui, bien. On va être super bien à nouveau à 5. Mais Ça mais non, à 5. Non, on voilà. va être super bien. Attends, je vais parler à Manon. Manon, Quoi Manon, c'est Rosé. Ça va Oui. Ça va Mais tu sais que tu peux m'appeler aussi autrement. Hein si, si, tu n'aimes pas mon prénom, José tu, tu, tu, tu peux m'appeler Koé aussi, si tu veux. Quoi <rire> Si tu veux, je dis si tu veux, si tu veux, tu peux m'appeler Koé aussi, tu peux. Non, je veux parler à ma mère. Oui, mais elle est là, ta mère. Mais moi, je m'appelle pas José, je m'appelle pas Rosé, je m'appelle Koé, et on est sur Énergie. Ouais. Quoi et c'est moi qui t'ai eu. Et bim hey Allez hey Ah, c'était beau, ah, c'était bien, bien. Ah, bien. Ah, ah, Oh, il y avait les degrés, on est monté ah, dans les sentiments, ouais. on est redescendu, hop, ah, on est arrivé à la fin au bon moment, oh là ah, là. Qui t'a fait avoir au super jeu pleures. Ça va, Manon. Oh oui ça va je suis un peu peur. Hein. Oui mais, eh, oh mais résultat maintenant c'est que du bonheur. Oui. <rire> voilà voilà si tu vois en y repensant tu seras mort de rire tu passes dans la phase de décompression qui arrive à tous ça, les ça, gens du super <rire> jeu ouais. Ils ont une phase de ça va pas bien puis après ils ont une phase de. Oh les Ah oh, Elle était trop mignonne. Tu vois. T'es hey, hey, hey, Manon t'es génial. Je ne rentre pas ce soir Manon, Manon cette mère. phrase de moi ah. vivante non, Je ne bougerai jamais d'ici Alors ça, ça m'a beaucoup fait rire d ça ça quand va, même, Manon, Manon, ça va Oui Bon, Le cadeau, oh. c'est pour qui C'est pour Manon ou sa mère ah, C'est pour Manon C'est pour Manon, qu'est-ce qu'il a gagné oh, une, si une PS4 Manon, si je t'envoie une PS4 Ah oh non. Non? non ah, C'est une fille. Elle oh. s'en fout. Fout. Ah, fout. Tu ah préfères non. une tablette? Pas de ah, PS4. Tu préfères une tablette? Non, je m'en fous pas. Non mais. PS4 ou tablette? Non. Ou télé. Ou télé. Une PS4. Eh ben, PS4. Ah, Et tu sais pourquoi je te l'offre, Manon? Non. Parce que je suis ton père. <rire> Allez, je te fais des gros bisous. Bravo, la maman. Oui. Stéphanie, bravo. Bisous, chérie. Merci. Au revoir, Manon. Eh, hey, Manon, Manon, t'es une fille géniale. Oui. Vraiment. Je te le dis, viens nous voir quand tu veux dans le studio, t'es la bienvenue avec maman, avec qui tu veux, avec papa, avec toute la famille. C'est dommage, ça m'allait bien, rosé, j'aimais me bien. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Si vous êtes un peu gamer, vous connaissez le jeu Overwatch C'est un jeu de tir, c'est un truc de fou Et ça se joue en ligne, en gros je vous en offre par SMS 61112, en mettant que au début de votre message Vous message. Vous avez euh, des jeux Overwatch sur PS4 J'en ai même en Overwatch Edition Collector sur wow. PS4 Et j'en ai même en PC C'est pour ouais, ceux allez, qui bon. jouent Il y a les vrais joueurs, ils sont sur ouais. PC ouais. ouais. hey, Allez-y, 61112 par SMS En mettant KO devant le jeu Overwatch, tu le veux Laisse ton numéro, c'est cadeau Vous voulez les dernières places Pour le grand show d'ouverture de l'Euro 2016 demain soir au pied de la tour Eiffel en direct sur TF1 et Énergie David Guetta pour un show historique. c'est David Guetta sur Énergie rendez-vous maintenant dans les billets Trifnac le grand show d'ouverture de l'Euro 2016 avec David Guetta demain soir à 22h50 en direct sur TF1 et Énergie Claire, Philippe, c'est quoi tous ces paquets d'emmental râpé dans le frigo C'est de l'emmental râpé français extra fin entremont, lait de vache que je viens d'acheter en promo chez Leclerc. T'en as pris trois paquets Bah deux achetés, à offert. Ah d'accord. C'est parce qu'il y a mille et une façons de l'apprécier que du 1er 11 juin chez Leclerc pour l'achat de deux paquets d'emmental râpé français extra fin entremont de 160 grammes chacun, 29% de matière grasse est transformée en France. Le troisième est offert. Voir modalité dans les magasins participants. Mmh, J'adore ça le fromage râpé. C'est bon dans tout. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Et voici la sélection. Beansport pour cet Euro 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tulette, Marcel Dosailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Jorges bien sûr et un Bruno Cheroux très motivé. Vendredi, coup d'envoi de l'UFA Euro 2016 avec le match France-Roumanie en direct sur Beansport. Et jusqu'au 10 juillet, vivez tout l'UFA Euro 2016 sur un plateau avec sport Faites l'essai, c'est sans engagement, voir conditions sur Beansport.com. Et vous,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 Votre série inédite, mardi à 20h55 sur énergie 12 Ne manquez pas les derniers épisodes de la série Queen et Rachel, les productrices de choc Mais jusqu'où iront-elles Je veux mettre en place le meilleur final qu'on ait jamais tourné Leur ambition n'a pas de limite Unreal, la série Phénomène qui met la télé à nu Mardi à 20h55 sur NRJ12 Leclerc Juliette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 Cette année encore, Énergie se mobilise pour la journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin. Mais Donner son sang, vous pouvez aussi le faire toute l'année en une heure, partout en France. Donner son sang, c'est un geste simple et vital. Allez sur je donne mon sang.net ou la page Facebook de l'établissement français du sang. Disney présente Alice de l'autre côté du miroir. Cette année, Alice. il ne faut pas négliger ses amis. Dépêche-toi. Oh non, Sarko.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 Les dans un instant il va s'installer Vous le connaissez, il s'appelle Kendall Big Time Rush, c'est la série Il a aussi son groupe qui s'appelle F1 Drive Si avec tout ça vous faites le, le lien C'est qui sera notre invité dans quelques minutes et vous allez kiffer Si vous ne connaissez pas, vous le découvrirez dans quelques secondes Allez bougez pas, restez là, voici Julian Perretta Dans quelques jours avec nous So hard to think about What we could have been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 Hein, ça crie, ça oh. machin, ça, ça y est là, dans tous les. Oh mon Dieu, trop beau Oh my God Pietre, il se fait défoncer parce qu'il est dans le champ de vision des What? filles du oui. premier rang. J'ai l'impression qu'elle me regarde et que c'est moi ah. qu'elle admire. Ah. Qu elle me ah. regarde, elle lui dit, bouge. Vas-y, bouge. <rire> Welcome, in friends. I know. Look at all these people. Bah oui, c'est de la folie, hein ouais, Ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Julie, tu t'en sors ou pas Qu'est-ce que tu fais Vous ne pouviez pas régler avant que ce soit fait comme des ah, professionnels. Ah bah bravo Julie, bravo. Tu veux qu'on te dise bravo, bravo Julie, c'est très et bien. Voilà, que le bravo. Quand allez notre invité. Alors est-ce que c'est la première fois en France ou pas? <rire> Is it your first time in France or not? It's my second time. Ah. The first time I came here on vacation though. No. Ah oui la première ah. fois c'était en vacances. With the family, with the friends? Just actually by myself? Non tout seul. Oh, you come alone in Paris? Well I took a whole trip, like we call it a walkabout. Il a fait un espèce de périple en fait, et il est passé par Paris. Très bien. Et alors est-ce qu'il aime bien? C'est quand même important like de le I love il adore. Paris. J'ai Paris. <rire> qu Est-ce qu'il qu est qu a appris lui aussi Est-ce qu est que le matin au petit déjeuner, il se fait ses pains au chocolat C'est croissant. Do you have croissants for breakfast or baguettes Here yeah. Yes. At home, at home, it's eggs ah, and bacon. Hey. Chez lui, c'est des hey. œufs et du bacon, mais quand il est ici, bah, évidemment, on croissant, baguettes, chocolat. C'est obligatoire. Ah, ouais. Et ah, ouais. avocats Here or there Both. Ah, bah, ici et là-bas, l'avocat aussi. Avocat. Deux avocats le oui, avocat matin avocat. How many oh. avocados One whole one. Un entier tous les matins. Un avocat, des œufs au bacon et un regard corps de rêve. Ça te fout pas la haine. Ah. At on, on est d'accord. Yeah. C'est quoi He's le secret? <laughs> est What's le secret? The secret is to work out only when you feel like it. Bah, tu vas faire du sport que quand t'en as envie. Alors, euh, ça c'est ma ah, théorie ouais, aussi. A <laughs> jamais. That's his theory, that that that j'en ai jamais eu envie. <laughs> voilà. It has to be every once in a while. Uh, quand même, de temps en temps, il faut le faire. Like Mais seulement vraiment quand t'en as envie. Ah ouais. ah. C'est un très mauvais I'm conseil qu'il donne là. Yeah. Everybody should work out. The <rire> Tout le monde doit faire du sport irrégulièrement. Une... Voilà. Je, je maintiens, je tiens ce, ce, oui, ce, ce là C'est que quand je veux. Yeah. Bon, en ce moment, je pas le temps. Bon, alors, on disait, il y a ces filles Vous suivez la série ou pas yeah C'est l'histoire oh, oh, de quatre copains d'enfance: Kendall, James, Carlos et Logan, qui, euh, qui, en fait, vous les suivez, qui, ils vont devenir les héros de leur propre vie. C'est le principe de l'histoire du truc. Quoi Vous esprayer un chemin dans le monde musical. Yes, he was telling the pitch of the show. Oh, oh, awesome. Yeah, no, I'm I'm glad everyone loves Big Time Rush. It's a really funny show. c'est yeah. ouais, parfait pour nous. il est content que ça tout Et vous. là, il a plein de gens qui veulent lui dire un petit bonjour de partout à la of maison. Ready? Okay. Allez, puis après on se un petit en live. On a Céline, Anne Mas, 17 ans. Ça va, Céline? Oui, moi. Allez, je te présente celui que tu vois Pourquoi? dans ta télé. Je te présente Kendall. Vas-y. Euh, <laughs> parce que je suis fan de Kendall depuis 4 ans. Ah là qui tombe, je suis euh, une idole et donc, euh, pouvoir lui parler c'est juste un truc de dingue. Oh, bah, like gentil. a dream come true. Bah c'est gentil si on a vu. encore jamais vu en vrai donc voilà. Bah là il est devant moi. He mm. she's never seen you in real <coughs> so. Il va se c'est pas ouf hein. <laughs> <laughs> <laughs> He saying he's right in front of OK, on va. second. OK, ça c'est tu la joues comme ça donc. Allez vas-y ma chérie, pose ta question. Alors je voulais lui demander enfin j'ai vu qu'ils allaient avaient prévu une date à Paris au Grand Rex en novembre et euh, donc je voulais lui demander s'il allait faire une tournée en Europe et, et est-ce qu'il passera éventuellement par Genève parce que j'habite près de Genève et voilà. She saw there's a show toi. planned in Paris in November at Le Grand Rex and she wants to know if you guys are going to stop by Geneva in Switzerland where she's from <laughs> I mean, why not? Bah pourquoi pas? If if not just a visit and have another vacation. Voilà, si c'est pas un concert, peut en vacances quand euh, oui, ou il, il a fait hein. une série de concerts, après il va à after shows, you yeah. go to Geneva Oui, c'est vrai qu'il dit que nous, les Français, on prend beaucoup plus de vacances, ce qui est bien hein, par rapport à eux. Mm. And we oui. sh we should learn On voilà. devrait every... en tirer de quelque chose et prendre plus de vacances aussi vacation time here. How many like paid vacation weeks do you have in a typical company when you work in the US? Like if it was like an actual company. Yeah. I think it's two weeks. Non, c'est deux semaines c'est deux semaines de congé par an. Maybe three? Peut-être 3. Ah mon une belle bande de bonus quand really they basically don't do anything. They're on vacation like 10 months a year. C'est pas beaucoup. C'est peu hein. People are happier though. Ouais, les gens sont plus heureux ici, tu vois, ils disent. Ouais. On devrait, mais oui. on n'est yeah. jamais content. Céline, je te fais un gros bisou ma chérie, je t'embrasse. Attends Chloé, oui, juste tu tu vas pas tout hasard euh, offrir des places euh, de concert pour sa euh, date à Paris, mmh. quelque chose comme ça. Pour la, pour la date le de qui Cannal, ou au Grand Rex de en novembre. En novembre. Ah pas encore, pas tout de suite faudra nous écouter, on en, on en filera, pas tout give tout tickets pour November. D'accord, okay, bon, mais je peux te Attends, attends, attends. Ouais. attends, attends, attends ouais. bah déjà, Canal, il dit que ce serait bien que toi puis après, tu peux en donner à l'antenne. Mais c'est prévu Bah oui. Attendez, vous me dites ça à moi. Mais moi, si je peux faire plaisir à cette On va prévoir. On All prévoir. On va we'll maybe tickets. On va donner 10 tickets. très bien. Ah oh bah alors, attendez, non, mais moi parfait, je voulais te demander, ça se vend combien Sur oui, for on eBay. Combien peuvent-ils les vendre sur eBay, tu penses C'était une bonne question. Tant que j'ai 10%. S'il <laughs> a 10%, tu peux y aller. T'inquiète, okay, on va se faire la mise. Il reviendra à voir en novembre du combat. Oui, on le fera maintenant. Oui, peut-être que je reviendrai en novembre pour le show. Oui, bien sûr. Mais peux. si elles, elles existent au moins les places ou pas Il faut demander à la maison de disque qui est derrière Bien vous, sûr. Et où est la maison de liste encore, pas, pas encore. encore. Bon. Je ne peux pas. Elles ne sont pas encore à dispo, les pas, places. Elles ne sont pas faites encore. Nous ah, n'avons pas encore les tickets. Bon. Yet, non, I mean the tickets n'ont pas été printés. Quand il y en a, can... on, on en fera gagner. Voilà. Bon, voilà, c'est une ouais. histoire. Écoute-nous et puis tu en auras. D'accord, ça marche. Bisous-moi, en fait, que... belle. Je t'embrasse. Je veux juste dire un petit dernier truc encore, si c'est possible. Oui. Euh, on avait lancé euh, donc le hashtag F1Drive chez Chloé sur Énergie, donc oui. c'est un peu grâce euh, aux rusheurs et aux drivers françaises qui est là ce soir. Je suis très heureuse de ça. Bah écoute, merci, il te remercie, il est très, très, merci, très <laughs> content. Et ça a été entêté, il me semble. Et oui, oui. C'était très euh, trend. On a fait un trending. book en fait euh, avec euh, les, les fans de Big Time Rush et de F1Drive, les fans françaises. Et on a mis des petits mots Et des photos de nous Donc euh, histoire qu'ils sachent Mais qu il est où ce book Il uh, est où ce book est là Oh they made a little booklet for book. you <coughs> je donne le book Je prends le book Non je prends le book Je vérifie non, voir Non non non Oh là là oh, oh, Sécurité Sécurité Sécurité On dirait un sac de sexo shop hein, Ouais c est c est grave ça Attends, attends, reste là, reste là he's Ça c'est un... les sacs quand tu vas dans ouais. un sex shop. Je sais pas, je veux, ouais Là tu veux pas dire On, on croit sur parole Il dit que c'est le type de bague de plastique qu'ils te donnent dans un sexe Pour qu'on voit pas ce qu'il y a dedans ah, So what would be in it Bah voilà, qu'est-ce qu'il y aurait dedans alors Tu peux ouvrir ou pas ah, oui. Ça va pas exploser Et tu lui donnes après hein? Non tiens, j'ai un briquet si les photos sont pas belles oh. pas. Alors je regarde Oh, it's a little booklet qu'ils ont fait pour toi Oh, beaucoup yeah. oh, d'argent The book is for you, the money is for me. Ah, Tiens, ah, c'est pour Kendall, c'est pas pour moi. Ah, toi, ouais. Thank you, it's beautiful. Il y a le petit book, c'est bon, Céline, je vais voilà, le lui D'accord, allez les Merci filles. Beaucoup. Allez lui donner. Allez donner, mais attention, regardez att... les. On va faire un truc tout à l'heure qui mérite ah. que vous lui donniez. Ah, on verra après, on verra La après, après. on verra après. Allez, dans un instant, on aura Katie, on aura Léa, on aura Sarah. Tu ne bouges pas, Sarah. Non. Mais pour l'instant, si on faisait un titre en live, ça branche ah, tout oui, le bon va Ready ah, to do the live? To, to play a show, yeah, yeah we'll play boyfriend. I mean, Les filles, yeah. est-ce qu'on se fait boyfriend? Yeah! yeah. yeah. Kendall on live sur Energy, yeah. faites du bruit pour lui. Kendall, on est là. Yeah. You guys sing that part with me, okay? Okay. Yeah. Yeah, ba-ba-ba-ba-ba-ba-boyfriend Yeah, ba-ba-ba-ba-ba-boyfriend Yeah, ba-ba-ba-ba-ba-boyfriend Yeah, ba ba ba ba ba ba Have you ever had the feeling you're drawn to someone? Yeah, and it isn't anything they could have said or done Every day you see you on your own And I can't believe that you're alone But I overheard your girls And this is what they said That you're looking for a boyfriend I see that Give me time, you know I'm gonna be that Don't be scared to go You trust me, can't you see? All I really want to be is your boyfriend. Can't fight that. Knock me down, you know I'm coming right back. I don't care at all what you've done before. All I really want is to be your Your ba ba ba ba ba ba boyfriend Your ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba let me take a little moment to find the right words so when i kick it to you it ain't something that you heard and i don't know what kind of guy that you prefer but i know i gotta put myself a word see i think i got the kind of love that you deserve and i heard that you're looking for a boyfriend i see that give me time you know i'm gonna be that Don't be scared to come, but you trust in me Can't you see? All I really wanna to be is your boyfriend Can't fight that, knock me down You know I'm coming right back I don't care what you've done before All I really want is to be your Your boyfriend -buh -buh Your boyfriend -bu Your buh -bu -buh. Your buh -buh -buh. Your buh -buh. If you tell me, yeah, I'm waiting here Every day like slum dog Millionaire Bigger than the Twilight love affair I'll be here, girl, I swear I said you're looking for a boyfriend I see that, give me time, you know I'm gonna be that Don't be scared to come, but you trust in me Can't you see, all I really wanna be is your boyfriend Can't fight that, knock me down, you know I'm coming right back, I don't care, all. Oh. <mys> you done before all I really want is to be ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Qui réalise cette émission Je vais vous expliquer il a vu pleu... Jérémy t'a pleuré Non mais Non c'est pas ça Kendall il faut qu'on t'explique Au premier rang Le public tout à l'heure Était en mode Je fais des bons Dans tous les sens C'est oui, ça vrai. A commencé arrive... par la fille Habillée en Playmobil là, Avec ouais. son truc jaune well mais et, throw, et, et, like et là Pendant qu'il chantait Elle a fait une gueule De deux mètres On est d'accord like cool. Elle est bon en vert Et moi j'en ai Une autre Qui était au taquillote début puis qu'à un moment c'est on est à oh, limite de la paire. Qu'est-ce qu'il y a attends va aller vers notre copine qu'est-ce qui qu qu se passe mon bidibulle pourquoi tu exactly. as un problème oh, je l'ai pas chanté mais parce qu'en fait j'avais vraiment envie d'écouter sa voix et vraiment Oh C'est bien you so much. Et il faut qu'on te présente ah, Le plus oui, jeune oui. fan de la salle ah, ah, oui, oui. Joris, Joris. Alors Joris Attends Jori, non, Joris non, Enlève attends. le micro Joris démontre, Joris, ah, oui. Joris. Okay, Demonstrate yeah. He had a whole lot of choreography and everything earlier Hey, that was about as much as we danced too Bah, écoute, en tout cas, il faut pas plus que ça au niveau de la danse fait une chorégraphie tout à l'heure, avec les bras comme ça sur je crois c'est ça, C'est ça, show him, show him, show him Rytman, Oh80, rytman, rytman. Okay, okay. Put of the uh, okay. Ready? For a I see that. The time, I, see, ah, I forgot oh, it. He can in, in, show you. He knows the choreography. montrer, vient montrer, viens lui montrer. il est perdu, c'est plus chanson. attention. He can teach you. He can teach you. Looking for a boyfriend. I see that, give me time, you know, I'm gonna be there. Yeah, yeah, nice Kend and simple. Okay, okay, Kendall, ready now? Because <laughs> <Parce que> Kendall, <inaudible> Kendall, <inaudible> tu retorbes le groupe. <laughs> Are you ready to do it again? Yeah, ready. Okay. Looking for a boyfriend. I see that, give me time, you know, I'm gonna be there. Don't be scared to go, but you know. That's it. A That's, That's it. Ici. Now, Bravo now, with all due respect. Uh, Kendall, j'aimerais que tu ailles the, beaucoup uh, plus sur, uh, Suivre tes répétitions yeah. Kendall, voilà. Ça c'est la version simplifiée En fait, exprès, il la faisait avec Joris Pour pas trop que ce soit dur Tiens, on fait un bisou à Katia Elle sure. habite au Portugal yeah. Portugal Two points uh, Katia <rire> Oui, je suis là Allez ma chérie, <rire> à toi, vas-y uh, Déjà, je voudrais te remercier Toi, Koé et l'équipe De m'avoir euh, sélectionné parmi euh, tous les gens Normal. Et euh, je vais fais un gros bisou me? à toute l'équipe parce que j'ai déjà été euh, bah, avec vous euh, l'année dernière avec une copine C'est Alexandrine. Donc je fais un gros bisou à elle aussi. Ah, donc euh, voilà. Et euh, bonjour à Kendall, je veux savoir si Dustin il est là aussi. Il est là, il, il est, est là Dustin is here too. Dustin is here, he was playing the guitar. un bisou à Dustin. Big kiss to Dustin. Big kiss to Dustin. Dustin outside. Il joue à la console. Ouais, de dessus, c'est barré. Il, il prend l'air. Ah bah ça il, il est il est, revenu, il est revenu, il est revenu, il est là, il est là. Il arrive, il arrive. Voilà mademoiselle. Ça y est Katia, vas-y à as toi. les deux pour toi là. Tu les deux. Justine, fais-lui un bisou, il t'écoute, ça y est Justin, Katia je to give you a big kiss. Oh, thank you Katia. Mm -hmm. How do you say how do you say kiss in French Bisou, bisou. Bisou, bisou. Bisou, bisou. bisou. Oh <rires> <rires> I'm, I'm, like, I'm learning. Écoute, ça, il apprend, il essaie hein. C'est bien bisou, okay. <rires> Vas-y Katia, à toi. Euh, et du coup, j'ai euh, deux questions pour euh, pour Kendall. Ouais. C'est en fait la première question, c'est euh, si euh, il ne serait pas chanteur et acteur, qu'est-ce qu'il ferait de, de sa vie en fait. So, her first question for you, Kendall, is if you weren't an um, actor and a musician, what would you be doing? Oh man, um, actually, I've I've wanted to do a few things, but I actually really like uh, advertising. Like, I'd like to be like a marketer, advertising. Il aimait bien la pub ou travailler dans le marketing, tu vois, de la pub, quelque chose comme ça. Mm -hmm. ça, ça, lui, ça lui plaisait bien ça Ça a pas l'air de te passionner Mais euh... mm -hmm. Non ça... mm -hmm. si. <rire> Tu voulais qu'il soit comptable <rire> ouais. I'd, like, I'd like to come up with slogans vrai, Il devrait bien inventer des slogans ah, tu ah, vois, oui, Des slogans publicitaires Des trucs comme ça Non mais là elle, Au mm -hmm. Portugal Si il n'est pas maçon ou carleur C'est de la merde Il <rire> <rire> y, y a des vrais <rire> métiers dans la vie hein. Pose ta deuxième question, okay, question Et la deuxième question C'est Quels sont les, les plans futurs Pour Big Time Rush What is coming up in the near future for Big Time Rush? Well, here in France, the uh, album is coming out, Greatest Hits, Big Time Rush Greatest Hits, comes out June 24. Right. Alors, il y a un album qui sort le 24 juin que en France, Wait. avec tous les meilleurs titres. And as and as for everything else I mean it, we just have to I have to get the Dustin and I are doing Heffron Drive so we can keep the music coming Voilà pour le reste il faut Jack, il arrive à les garçons donc c'est un petit peu en cours mais en attendant lui et Dustin, ils continuent sur Heffron Drive Voilà yes. hey. Et hey. donc on est d'accord que tu as fait venir Dustin qui était en train de jouer à la console de jeux pour absolument <laughs> rien <laughs> de lui demander yeah, yeah, C'est <laughs> et tu l'as fait venir. Yeah, I <rire> J'essaie de gagner un peu d'euros euh, dehors. Bisous Katia, je t'embrasse parce que la baguette est chère. Non, j'ai encore un petit truc à dire. Un oui. petit dire encore un petit truc Oui. Euh, je voudrais remercier Kendall de m'avoir suivi sur Twitter dans mon compte source euh, de Kendall Schmidt France. Oh, voilà. she says you follow her on Twitter so she wanted oh, to thank you. Well, Est-ce est que vous suivez mutuellement Do you guys? Do you, no, you don't follow him yeah, on I Twitter. Yeah, I follow you? you on Twitter. You do? Yeah. Ah, It's well, tukoui. Tukoui, uh... You can check. check, and check, and check, and check, and check. You <laughs> me, me? aussi? do. Me Me All right. We <laughs> <You're> talk. <good. laughs> Avec du, avec du soleil chez euh, nous aussi madame Pas que chez vous Oui, mais voilà, la plage Oui ah, mais ouais. elle est carré, comment votre comment plage <rire> <rire> <rire> <Bon rire> <bisou, rire> ma <mon rire> chérie Ah oui les mecs rire. le week-end ils, lui, ils, ils s en s en collègue, la plage Allez A tout de suite Elle bougeait pas, j'ai dit Kendall. Kendall, pas de Kendall. Est-ce que c'est parce que j'ai faim Kendall, on dit Kendall. On dit Kendall. On dit Kendall. On dit Kendall. Parce qu'en France on dit Kendall. On est revenus et on comme ça. tour avec Kendall. Kendall. Tous les matins avec Manu dans le 6-9 sur énergie, c'est comme ça. Les scientifiques ont découvert une espèce de poisson. Qui peut reconnaître les visages humains wow. Mais ça a pas une mémoire pourrie un poisson Bah Peut-être peut qu'il la reconnaît pendant quelques secondes <rire> C'est nul Je sais pas mais surtout c'est comment tu sais que le poisson te reconnaît Mais oui, il va pas dire <rire> Je l'ai vu avant-hier se baigner <rire> En tout cas il y a des scientifiques qui bossent vraiment bien bien bien là-dessus <rire> Sinon des nouvelles de, euh, du médicament contre le cancer Pas du tout <rire> enfin, bon. En tout cas on sait qu'il y a des poissons qui nous reconnaissent <rire> C'est important Rendez-vous demain 6h-9h30 sur Énergie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 L'énergie et TF1 présente le grand show d'ouverture de l'euro au champ de Mars.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 Cross the ocean, if I were sorry, I'd take a vow of silence, I wouldn't say a single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 Si vous suivez la série Big Time Rush Il est notre invité Camel, Camel. <rire> On parle du groupe aussi Et Drave Il y a plein de gens Qui veulent poser des questions Mais pour l'instant euh, Puisque la chanson S'appelle Boyfriend Yes the song is called Boyfriend Kendall, Voici le jeu du public Here's a little game With the audience à vous okay. les filles C'est là où nous allons savoir Si le public te connaît vraiment bien This is where we see If they're real fans or not If they know you well Ok Alors règle du jeu Écoutez-moi bien les filles Here are the rules Règle numéro 1 on répond à ma question. Have to qu they have Règle to numéro 2, même si on ne sait pas, on répond à un truc. The answer, Règle something. numéro 3, la première personne que je surprends à souffler à une autre personne, je la sors du studio et ne verra oh, plus l'émission. Ah, Autant vous dire qu'on ne souffle pas et elle sera battue physiquement par no des gens ouais, no de l'hôpital. Vous le mec de tout à l'heure, en Ah voilà et quatrième règle du jeu Puisque ça s'appelle « Boyfriend » Si vous répondez bien, tout va bien Si vous répondez mal, vous devrez embrasser sur la bouche La personne qui est à votre droite Il y a le papa qui est, qu qu est content Et le petit se met bien aussi Ok C'est la règle du jeu, ça vous oblige une certaine pression. J'en ai rien à foutre, de non, non, non, non, non, J'en ai rien à foutre. Tu peux me chiper autant que tu veux et me faire des... Non, non, non, non, non, On y va. Ça vous right, oblige une certaine pression, Giggett. Je vois rien. Poussez-vous, les amis, un tout petit peu. Voilà, super. On commence par toi. Ton prénom. T'es prêt, Princesse Leia <rire> On y va. Voici, personne n'aide. Première no question, helping. quel âge a Kendall, How old is Kendall is the question. Allez vite, non, personne n'aide. Non, mais je ne devais pas la main, ça sert à rien. 23 23, she said. 25. Allez bisous. Yeah, yeah. bisous. Allez bisous. Allez on y va, on se dépêche. Non, non, non, non, non. non, non, non, non. non, <laughs> non. à côté. à côté. ici, si, elle est belle. Non, sur on <laughs> <laughs> <laughs> Préty, le one in the back. Hey, c'est un smack. Allez, petit smack. Allons, y va. Allez, on y allez, va. Allez, on, allez, allez. allez, go les filles. On avait qu'à avoir smack, la bonne réponse. Smack, smack, smack, smack. smack. smack. Oh, ça allez, c'est un smack. Les filles, vous faites des smacks tout le je... temps. Mais aux États-Unis, ils font Bush. des smacks pour se dire bonjour. Smack, allez, vite. Pas, moi, je tu sois, si tu veux pas, tu sors. c'est La règle du jeu. Les deux si vous, sortent, pas. Les deux, vous les sortez. Il y a du monde qui va sortir. Il y a du monde qui va sortir. Je m'en fous. Smack. Vous n'avez qu'à avoir la bonne réponse. Allez, dépêche. ça a pas duré deux heures. Allez, négocie pas, négocie pas. Ça sert rien je pour un négociateur. Bim, allez, à toi, à côté, avec Allez, on y va, mademoiselle. Deuxième question, quel est son nom dans Big Time Rush en entier What's your name in the show Ned Kendall, Kendall, quoi Vous êtes des fans en carton Kendall Smith, Kendall Knight. Allez, hop, bisous à côté, on y va, allez. Bisous, bisous, bisous Pour énerver tout le monde, est-ce que tu peux me poser Allez, une question genre à, à personne de droite. <rire> <rire> Allez, Hello, ouais. à Mademoiselle, à quel sport joue-t-il dans la série what um, play in the plus... Excellent, bonne réponse, okay, on passe yeah. le micro à côté. Dans quelle série joue son frère, Kevin Schmidt oh, yeah. Allez, eh bah tu sais pas, préparez-vous. Enlève ta main de ta bouche. ça sert à rien. À Allez, c'était les feux de l'amour, bisous. Allez, on y va, vite, rapide, your petit smack. Smack Ça va, vous faites ah, un smack les filles, vous faites des bisous, dans vous dites bonjour dans la cour. Ça va, smack, allez go, allez. Oh là là là là là là là, tapez Ooh. un peu à côté, tapez un peu à côté, vous êtes oh, coincé Luc. Les vous êtes coincé yeah. Luc. Yeah. Allez à toi. Euh, de quelle année date sa photo sur Wikipédia What year is your picture <laughs> on Wikipedia from Oh, I don't even know. 2012. Lui, lui il sait même pas, tu vois. 2013. Non, it was 2013. non, je te le pardonne. On joue maintenant pour Gégéte. S'il n'a pas ah, la bonne réponse, ah, Guéguet, il devra faire un bisou à la personne à côté. Ah, merde. À Pietre, donc. Non, et j'ai donc dit à, à non, sa droite, et à sa droite, c'est Pietre. C'est pour lui, tu as pas mal. Il va regarder les réponses. Non, non, non. non, non. Moi, je te mets toi. Quel instrument <rire> maîtrise-t-il <rire> Tu m'en donnes deux sur trois. Je te donne deux. La guitare. Et d'un. Il a travaillé, il a travaillé, Guéguet. Le triangle. Allez les gars, un petit bisou. C'était le piano. Oh. Allez, Julie. Et maintenant, on joue pour Julie. Ah, Julie. Non, mais ah, pas. si Julie n'a pas la bonne réponse Julie gets the wrong <rire> elle devra faire un bisou à celui qui est à sa droite yep, you're on her right, right side sorry elle dit n'importe quoi ah, very hein. easy question ok ah, ah, ah. vas-y j'ai travaillé le dos avant qu'il ah, arrive assez, ouais. quel est le record d'audience pour Nickelodeon oh, avec Big Time Rush what is the record of ratings on Nickelodeon c'est sur, sur Gully à 19h c'est parce que si faisait ce score-là, je pense que c'est champagne et putain, ouais. Euh, ouais. <rire> Parce que là, ah, c'est pas un score qui j'ai jamais fait ça de leur vie. 6 millions Non. Non. No. 6 millions. Non. Uh, that's pretty close. Non c'est ah, pas no, le It's not pretty close. It's not exactly the good... Uh, non, allez What is it What is it It's 7.1 million. Viewers. Allez, allez. Le uh, bisou. Le bisou. Le bisou. Allez, là. C'est nul mais mais mais mais mais mais mais no I can't make them angry My friend it's a French tradition you know the yes, the, the famous French kiss. Oh yeah no no one famous guy in the story really really uh, the name is Gandalf said If you don't make this tradition You you you, you'll you'll be cursed. Lose, you you lose your hair you'll be cursed forever. <laughs> you lose your hair oh. well, I'm gonna lose my hair anyway like probably va me. Like me be like him you you look good. It's the Bruce Willis look Ah tu vois c'est le côté un peu Bruce Willis. Moi qui <inaudible> <t 'en> <inaudible> <inaudible> <inaudible> Je il, a il a le choix. Eh, il préfère quoi C'est vexant là. Ah, le bisou. C'est Vexon. J'avoue, il a préféré quoi, Julie C'est Vexon. Ah, Julie, qu'elle est vexée. I can't, can't stop. Voilà, il il... Je suis hyper vexée, ah, mais il te répète que c'est parce que le public ah, est pas est content. Il eh pas ouais, ça. Julie. Oh la tôle ah, que tu viens ah, de ah, te, ah, te, ah, te ah, prendre. Oh ah, la crampe Léa, Carcassonne. Dans un instant, tu poseras ta question, ma chérie. D'accord D'accord. Ne bouge pas, Léa, À toi. T'es toute stressée. Pardon T'es stressé ou pas Un petit peu, non, non Me faut pas, tu vas voir, il est très sympa, il est très cool. Dans un instant eh oui. tu vas lui parler, à tout de suite. Koé. Ouais. 19h, 22 h sur Énergie. On est là. On est là. Yeah papa, Redouane Yeah maman, Tony Saint Laurent. Yeah bébé, c'est Koé. Ce sont c'est pour tous les chanteurs disparus des tubes de l'été. <rire> Dit. Colonel réel La Rousseau tu m'oublias On l'a oublié dès le premier refrain Direct bouger les fesses de droite à gauche sur du sousgoulou sousgoulou bourré T'attrape que des moches Tu vas sousgoulou sogoulou Mytho T'as rien dans les poches T'as du soulo sousgoulou Fatou ma taille ta matée Est-ce que tu m'entends C'est 25 euros. moi une C'est 24,90. On va aller boire l'eau j'ai de la pizza un fou là mon numéro et vous êtes des Le chiroa, on va de la bas, coule nast, la table, tous les debout, danse de la rose. Écoute, on connaît tes techniques en soirée pour Tu avances la petite. <approximate> tu attrape la petite. Eh, hey, coure la petite, <usting> coure <laisser, inkle> <speaking> la petite, coure <speaking> la petite, coure la petite, coure coure coure la la petite, <speaking> mais la droite à for me Que la vie! Waouh, il est claqué ton type! Chez coûté sur l'énergie Justin et Kendall Le groupe de Front Sont avec nous Big Time Rush Si vous voulez marcher à la télé Et n'oubliez pas Le 24 juin Sort Big Time Rush The Green Visit oui, Pour la France stuff, ouais. il, y a plein, il y a plein de sons dessus Tiens je vais en appuyer au hasard Comme ça Et j'aurais réussis, il a tout, il a tout recourbé. <rire> ça y est, il y a Princesse Leia, la drogue ah ouais, fait effet. Ça ah y est, il y a, a, a, a, a eu un moment donné, il était comme Mais il a oublié, tu vois, combien de chansons ils avaient Ah oui, y en a plein, y en a plein. Léa, ça va ma chérie Carcassonne T'es en forme oui. Allez, vas-y ma belle, vas-y à toi. Bah, déjà, je vais te remercier, parce que c'est super sympa ce tu as fait. Attends, excuse-moi, il y a les cœurs de l'armée rouge qui continue là, les filles. <rire> on peut avoir, enfin, laisser poser la petite question à la petite Léa, vas-y ma belle. Bah, déjà, je voulais te remercier parce que c'est super sympa ce que tu as fait. Oh mais non, mais arrêtez avec ça, vous nous avez demandé, on a regardé si on pouvait, il ouais, est venu, il hop, bien, ça s'est réglé comme après, ça. Ça TT, c'est réglé. Bien hein. sûr. Juste pour payer cet été. Ou une autre été. Allez, vas-y, pose oh, ta no. <laughs> question. Et, um, je vais demander à Kendall s'il avait s'il allait officialiser sa relation avec Mika parce qu'ils sont vraiment trop mignons ensemble. S'il avait officialisé sa relation avec Micaela. Oh. Mikaïla. She uh, wants to know if your relationship with Micaela is official because you guys are very cute together. Yeah, she's here. Ah bah, elle est là. Elle est là, elle est de dos à la vue. Ah, c'est pour ça qu'il a pas voulu. Elle le fait. A... Ah, mais voilà. Ah, ah. That's why you want her to kiss you. I say. Oh, mais tout sexy. Ah oui, je la vois, je la vois. Et nous, on peut lui rouler là. des pelles à Michaela ou pas <rire> Hello, bonjour. bonjour. <rire> Hello. Uh, you're going make her so nervous. mademoiselle, elle peut se pousser avec sa caméra Je vois pas. Hello, mademoiselle. Elle est joli, hein. Mais je la vois pas. Allez, elle. Mais je la vois pas, elle est dans le coin. Elle, elle, elle, elle. Hello. Non, Welcome. Bonjour. In... bonjour. Elle est jolie. Ah, bah, bah, ouais, jolie. ah oui, bah oui, Ah Ah bah oui, Elle est très jolie, was Bah, tu pas Julie Mademoiselle, mademoiselle, ce, ce, ce mec, ce mec est un mec bien. Il n'a pas voulu se laisser ouais. embrasser yeah. par Julie. parce parce qu'elle était là. Ouais. Because you were here. Ah, <rire> millon, mais. mais moi, je l'ai embrassé. Mais il l'a embrassé, non ça, c'est gentil, ça. Et là, Julie, elle est. Bah, elle est, tu vois, il dit moi il m'embrasse pas, il t'embrassait que toi. Elle est magnifique. Vous êtes très jolie. In French we say, vous êtes You're jolie. Je comprends pourquoi il n'a pas voulu de Julie en même temps. <rire> ouais, elle ouais. est jolie, elle est jolie. T as, t as est le, vrai. Le, le, le brouillon oh. et le chef-d'œuvre, quoi, quand ouais. une belle vanne. Léa, pose ta question, ma chérie. Et euh, aussi, fait, je voulais savoir s'il ouais. était toujours en relation avec euh, Catherine au monde de la série Avec qui, pardon, les non, autres rien. membres de la série? Are you still uh, mm. in contact with the other members of the show? Yeah, of course. Um, we talk all the time and uh, parle just, tout le temps. just recently, Logan and I went to Coachella together. Et lui et Logan sont allés à Coachella le mois dernier ensemble. Dustin, Logan and I and, and all of us went to Coachella. Et together. Dustin aussi, sont tous à la Coachella ensemble. Voilà, c'est bien, c'était l'endroit où il fallait. Tout le monde est Ah, était, ah ouais, ouais, sauf ouais. nous. On voilà. revient voilà. les prochains. Merci John. Je te fais un gros bisou ma petite Léa. je t'embrasse. Attends, attends, Corey, oui. est-ce que ah, Kendall nous ferait dire de Rainbow, s'il te plaît? Il peut Est -ce te dire quoi Est-ce que tu dire quoi euh, Ben en fait arc-en-ciel fois deux parce que c'est un truc qu'il dit souvent. Arc-en-ciel fois deux. Double rainbow. Double, double rainbow double is something you say yeah. often No, I did a vine, you know, like. Yeah, yeah. Two, three years ago, I said Oh, it's a double rainbow Il fait un deux ans Il avait dit ça Donc toi, tu veux qu'il te répète, mettre un petit peu d'émotion Quand tu dis chier non She didn't say exactly what I said mais c'est toi qui ça toi qui ce tu Là, ah, c'est bien. Ah, bah ouais, j'ai double. Oh. Alors, elle veut, voilà. Et qu'est-ce qu'elle veut Elle veut un double. Bah, veut il le répète encore. Elle l'a dit, elle l'a dit. Ok. Bon so, well, voilà. So she yeah, wanted so, you to yeah. say it again, but you just did. So ok. okay. Bon, bisous Léa, Je t'embrasse. Merci. À bientôt. <rire> enfin. Allez, Sarah, encore okay. une fille. Sarah. Oui. Oui. On y va. <rire> oui, ça va. Allez, vas-y, ma belle. 17 ans. Claire Montferon. Closing Merci. Hello, Kenda. Hello. How are you? I'm great. How are you? I'm fine, very fine. I'm fine. I love you so much. I love you, I love you. Thank you. Merci, you, really a gift I've never it's the most the It's the best gift ever, she says. Well, this is a, a birthday gift, Christmas gift, voilà. and a happy new year gift. It's the best Vas-y ma belle T'avais un truc à lui dire Oui Je voulais savoir en fait euh, Il avait fait des doublages Pour un dessin animé Je voulais savoir euh, Quels souvenirs il a en garde Vous avez fait des uh, voix-overs Pour les cartoons Elle veut savoir Quelles mémoires Vous avez de ça Alors nous avons fait Des cartoons de Big Time Rush cartoons. Where on the episodes they made us into cartoons bah déjà il y a eu des épisodes où uh, big time rush étaient des personnages de dessin animé and we also did penguins of madagascar another Nickelodeon show et ils ont fait une autre série de nickolodeon qui s'appelait penguins of madagascar où c'était un dessin animé aussi ah bah oui Le, quel, quel personnage dans les penguins which, of madagascar character were you uh, we a, a, a of beavers un, un, petit, un petit groupe de alors beaver, comment on dit bon beaver un petit ouais des petits rongeurs là un petit groupe de rongeurs qui chantaient d'accord castor mais ah oui mais tu me demandes si tu veux traduire des choses ouais, tu fais <rire> tu as google <rire> salut ma sarah je te fais Et des gros bisous trad, attends, ah, attends, oui attends tata tata sarah je voulais je voulais savoir si vous pouvez faire une petite démonstration de ce qu'il avait fait ou là démonstration, démonstration de quoi, de quoi ah du de la voix du oui. du penguins oh, oh, c'est dur ça demonstration of the penguin voice it was my voice bah c'est sa voix en fait hein Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, ce qu'il avait dit, je voudrais qu'il refasse. Mais il le mais sait pas ce qu'il a, qu a dit. Bah, il se souvient plus du texte, ma chérie. She's, she's, we're like he doesn't remember the dialogue. I mean, I mean, I remember the lines, but we were playing ourselves as beavers. Well, en fait, ils jouaient <rire> leur propre rôle en tant que castor, donc euh, voilà. Oui, je suis. Ce que je veux dire, c'est so ce right Voilà, donc ce que tu viens d'entendre, c'est la voix qu'il avait. Non. En fait, ce qu'elle voudrait, c'est que tu refasses tout le dessin de Tu pourrais faire un effort. So, apply... <laughs> Et je mon chéri. Voilà. Ma, ma, ma, ma chéri. C'est mon chéri. chéri. <laughs> yeah, mon would be a guy. Oh. Oh, J'aime mon chat. <rire> <rire> ok, nous. Pourquoi Allez, bisous, Je t'embrasse. Reste avec nous. On fera bisous après Lucas Gram et on finit l'émission avec nos amis. Ils sont là, ils sont bien, ils sont venus de loin. Ouais, on les en garde, en on est bien. J'aime bien cette chanson. Est-ce qu'il aime ça, Lucas Gram like it? yeah, like ouais, Elle est intéressante. Elle est intéressante. <rire> C'est voilà. ce que j'allais dire. Voilà. Bienvenue Merci, sur l'énergie. Once I was seven years old It was a big, big world But we thought we were bigger Pushing each other to the limits We were learning quicker By eleven, smoking herb and drinking burning liquor Never rich, so we were out to make that steady bigger. Once I was 11 years old My daddy told me go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 Se hey, euh, on seitsemän vuotta vanha. Mama kertoi minulle, tee on seitsemän vuotta vanha. Olemme kanssasi hetken. Hän tulee Kendall, Kendall, Kendall, Kendall, Kendall, Kendall, Kendall, Kendall, Venez à Paris, assistez au grand show d'ouverture de l'Euro. Au de mars, le 9 juin, avec... L -L -L sur scène, en direct, sur Énergie TF1. David Dès que vous entendez le double I d'Énergie, David Guetta, appelez Énergie 3937 et gagnez vos invitations pour assister à ce show énorme ah, au pied de la tour ah, Eiffel. Énergie, numéro 1 sur les pop, oh. répé, dance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 Votre compil Energy Tense Year 2016, tous les hits sont réunis sur deux CD, avec en exclus: Imanou, Gourou, Sia, Eason Paul, Teo Rau, Souf, Alunageorg, Jee Palvin, Dnce, Pitbull et Mackayce, Mike Posner, Alan Walker, Sarah Larson, Bob Sinclair, Mathe, Gillian Peretta, Cheat Codes. La compil Energy Tense Year 2016, déjà dans les bacs. Alice présente. Alice de l'autre côté du miroir. Cette année, Alice. Il ne faut pas négliger ses amis. Dépêche-toi. Oh non, ça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 19h, 22h sur Énergie Ce soir, je vais vous offrir des jeux Overwatch watch toute la soirée depuis 19h. Il y en a 6, 11, 12 par SMS en mettant KO au début de votre message. C'est le jeu événement du moment. Si vous le voulez, 6, 11, 12 par SMS en mettant KO au début de votre message en laissant vos coordonnées. Ça tombera tous les soirs. Encore demain, encore après-demain. Le clip de Zouglou va arriver en oui. fin de semaine et la vidéo avec Kevin Adams. Je vous en parle dans un instant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 vous allez halluciner d'un truc, c'est quand on est allé chez la demoiselle, vous verrez que la demoiselle au mur, elle n'avait que des posters de Kev Adams et sur son téléphone portable en fond d'écran, vous savez qui y avait ouais, Moi j'essaie toi, toi <rire> Loris. Mais non, non. C'est-à-dire que le mec, elle a fait des photos avec Loris, qui était venu à la base pour tenir la caméra, qui ensuite était devant. Un mignard, ça m'énerve, <rire> ouais. ça m'en Ça m'en ouf. Bon, enfin bon. Il est notre invité, ils sont deux, ils sont là. Si vous êtes fan, de, si vous regardez Big Time Rush The Greatest Hits, ça sort le 24 juin. Il y a les 19 titres de la série les meilleurs, hein. tout ce que vous avez kiffé, vous les aurez dedans. Et avec le groupe Fire Drive, ils seront en concert le 13 novembre 2016. Si vous êtes fan, vous devez avoir les places. Euh, c'est où le concert C'est à Au Grand Rex. Au Grand Rex, c'est ça. Voilà. Et, boy, et il y A Snoop Dogg dans le dans, oui. le, dans yeah. le titre. Fit, ouais. Comment il c'est quoi le secret pour faire euh, Snoop est featuring on your song, ouais. Right sur Boyfriend. Yeah. Ouais, sur Boyfriend, ouais. Mais faut comment on fait pour qu'il vienne à l'heure, qu'il soit là C'est you... combien How do you proceed for Snoop to be on time, you know, when you're here to record a song, you you um just plan that he's going to be two hours late. Bah, oui. tu prévois qu'il va avoir deux heures de retard, et puis He voilà, used to est say, bon. he, used to see, he used to say, I'll be right back, I have to get my mind right. Lui, il disait, il faut <laughs> que je revienne, je vais récupérer mon cerveau et je reviens. Voilà, oui. voilà. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, faut pas rester à côté quand tu récupères son cerveau, hein, parce sûr. que c'est pas... Qu on finit avec deux auditrices qui attendent depuis tout à l'heure. Eva, 15 ans, ma chérie, t'es là. Oui, je suis là. Allez, Eva, à toi. Alors tout cas, déjà merci parce que franchement je suis une grande grande fan de l'idée euh, ah là donc c'est un plaisir. Vas-y. C'est quoi plaisir Comme Si tu parles à ta télé mais te répond. Vas-y. Non non. Ouais. Euh, bah déjà je voulais lui dire que je l'adore énormément que je suis depuis le début. Transfert incroyable la fin. It's the beginning. Awesome. Well I love her too. Bah, écoute, il aussi. I, love oh. too. I love you too. Salut moi. Bon ça c'est le début. Ça Je suis désolée je suis. Euh... T'es tendu, tendue, t'es tendue. Oh, no, she's nervous. Oui, voilà. It's okay, it's okay. Take a deep breath. Voilà, respire et vas-y. And euh, relax. Je voulais oh, savoir en fait... Il re euh... Respire et fait... Oh, oh double rainbow. <rire> <rire> <rire> C'est impressionnant. Mais non, vas-y Eva, vas-y ma belle. Euh, je voulais savoir en fait ce qu'ils pense de la France et ce qu'ils pense des euh, femmes françaises en fait déjà. She would like to know what you guys think of France and the French fans. Attention à ce qu'ils répondent. <laughs> Watch out what you're going to answer. S'il veut sortir vivant de ce studio, attention. If you want to leave the studio alive, be careful okay. what you're going to answer. Well, first of all, we love France. Alors, ils adorent la France, franchement. <laughs> and we also love the French fans. They're all very sweet. And et very they adorent passionate. les fans françaises. Elles sont toutes très, très gentilles, très and passionnées. Also, also, all very beautiful and handsome. Très, très joli et très beau. Et monte du doigt, coco. Mr Bruce Willis. Monsieur Bruce Willis. C'est <coughs> quand même mieux, Bruce Willis. Donc. Je sens que sa fiancée va repartir célibataire. Yeah, he says I feel ah. the fiance is to leave single. All right. Something's happening. Hey, ils attrendent un coup de foudre. Ouais. Mais bon, c'est vrai un coup de foudre. À bientôt, Eva. Je t'embrasse, ma belle. Attends, je peux juste te poser deux petites questions, s'il te plaît. Oui, mais vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. Euh, oui, oui. Dire, juste, euh, comment il accède aux auditions, s'il te plaît? How did you ever get to Truthfully, actually my manager called me and said there's this audition for a boy band. En fait, son manager qui lui a dit qu'il y avait une, une, un casting pour un boy, un boy band. And I said I didn't want to be in a boy band. Et il a dit qu'il voulait pas du tout faire partie d'un boy band. <laughs> And he said you should just go and try. Mais son manager insista, lui a dit, écoute, vas-y, essaye au moins. So I went and I was oh, in a boy band for the next five years. Allora. Et donc il y a été et puis 5 ans qu'il fait Bonjour. je voudrais savoir quest music. life La vie en général, l'amour, um, really essayer de faire des choses, and uh, just songs about fun. Et puis des fois, c'est juste des chansons qui racontent euh, des trucs où on s'amuse, on s'éclate. Voilà. T'as tout compris, Angelina. Voilà. Je t'embrasse, voilà, ma belle. Merci. À bientôt, bisous. Bye bye. Thank you. Au revoir. Bisous. Bon Dustin, euh, on n'a pas eu le temps de se parler. Alors, qu'est-ce qu'on se raconte de beau Yeah, <laughs> the... we never even had the chance to talk. It's okay, What's I'm, I'm listening. I'm enjoying this. This écoute, is euh, il kiffe, il écoute, tout va bien. Je vous, vous ai pas demander les questions principales. vous êtes bien bien l'hôtel How's your hotel? Fantastic. Beautiful. Beautiful. Beautiful. Beaucoup plus cher que <laughs> ce que ah. lui aurait payé. <laughs> oui, c'est cher à Paris. Yeah, yeah it's expensive. Yeah, place. it Deux serviettes. Yeah. To have two towels each, bath towels. Yes, two towels. Yeah. What? floor little? towels. we had to share a towel the first day. Mm. But, ah, but now, now, a, a a, une serviette uh, le premier ça va mieux. Yesterday, yesterday I wanted Japanese food. So we so ordered Japanese food and they brought it to the hotel and then the hotel put it on the room service tray and brought it. mis sur le plateau du room service et tout l'hôtel. quand know how to treat people, Salut. It was very l'addition, il est là par ci. contre, Oui. Bon, c'est pas, pas, <rire> pas paying the bill, right? So who cares? No. Just... <rire> ah, ils <rire> ont vu. Oui, ils en, bon, en attendant là-dessus. Euh, on va lui souhaiter que du bon. What can we wish for the future. Les filles qui venues avec des bouquets de fleurs. Si we have lots of flowers for si bouquets de fleurs avec un petit. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. la paix. Oh on dirait Alors, regarde. Hop, hop. Tu sais un peu. Yeah, là, tac, tac bim. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Réessaye, réessaye. Julie, essaie, Julie. Tu as dit dernier oh, essai. Ah là. Voilà. Last oh. oh. try. Oh wow. Après quoi <rire> She tried, Julien. So, she tried. She tried. Ouais, elle a essayé, elle a essayé. Well, what's coming up is there's the Big Time Rush Greatest Hits. Donc effectivement, il y a l'album le 24 juin. June 24. Ça c'est à venir, ouais. Heffron Drive Show. Elle est la série Heffron Drive. 11 novembre. And uh, there's new Heffron Drive music all the time, so they can go on Deezer and listen to all of Heffron Drive. Et elle est Drive's sur Deezer music. parce qu'elle a régulièrement des nouvelles chansons de Heffron Drive. Bon. Et il vient nous revoir en novembre. Et tu reviens nous voir so en novembre, Marceline. So we'll come back and see you in November when you yes, do the show. Yes, of course. C'est bon ça non? Ben ça me fait plaisir qu'il ait été notre invité Thank ce soir. You Thank you. Thank a you. Abise, abise à you. Abiz, Abiz, où est ta fiancée? Au ah, revoir, Michaela. To your ah. Ah. Well, Michaela. Bye bye next time c'est un plaisir à bientôt my friends. thank you so much bye on va revenir demain passer une bonne soirée demain on vous met la vidéo du Toc Toc Toc avec Kevin demain émission spéciale ah ouais attends attends demain mets-moi ils sont à fond il y aura Et revient demain dès 19h sur Énergie. Avant à la radio... Vous aviez l'habitude de vous ennuyer Eh ben, on est désolé de casser votre routine. Parce qu'ici, on fait tout le temps n'importe quoi. Tous les soirs, de 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0, en direct sur Énergile. On y va, c'est parti J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Mes... Il est 22h sur Énergile, on se retrouve 10h du soir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée comme nous. Euh, on va se raconter un peu ça, peut-être que vous êtes encore au boulot. D'ailleurs, 22h en train peut-être de rouler. Il faut encore jour, agréable. On 8 juin parce qu'on est en direct à nous euh, le soir euh, 10h pile c'est pas une cassette hein, on est là euh, en chier et en graisse à partir de 22 h jusqu'à 1h du matin c'est venir délire avec nous C'est à la maison le standard est totalement gratuit euh, Voilà depuis un, un numéro vert 0870 70 42 48 0870 42 48 pour nous passer un petit coup de fil ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger berger les loups vous manger par le Première baignade des premiers premier coup de soleil aujourd'hui, je vous adore Salut Marine de Bordeaux euh, Allez c'est parti pour une soirée de fou avec la Dream Team Radiophonique française, coucou à la team Merci. Et à tout le groupe Evo, Lupal, Ghost 18, salut à toi euh, et, bah, et si vous voulez venir balancer un petit message, une petite dédicace Ça fonctionne aussi hein, les gars euh, On se met derrière le micro et puis à partir de, de 22h On branche le standard, il faut juste commencer par Guillaume, le message pour qu'il arrive dans mon studio euh, Guillaume et, et vous l'envoyez aussi 1-12 11, Comme chaque soir euh, On va faire euh, tout à l'heure euh, apparemment un objet euh, Tous les mercredis on dévoile un objet apparemment on a un prototype d'un objet de ouf mais alors il paraît que c'est vraiment hallucinant on me l'a survendu Euh, voilà tous les mercredis on présente un objet euh, on vous en parle etc sur internet la semaine dernière c'était un petit boîtier que vous branchiez sur le lume cigare vous mettiez une fréquence vous mettiez votre autoradio à la fréquence que vous avez affichée sur le petit boîtier et ça faisait un bruit de Ferrari dans les enceintes euh, c'était assez impressionnant on l'avait fait aussi euh, salut Guillaume aujourd'hui c'est mon anniversaire bah, Bon anniversaire Poto le 8 juin là Guillaume et, et votre dédicace on pouvait y aller Guillaume au début du message vous l'envoyez aussi 11 12 voilà il y a des bonjours tout simple bah eh salut bonjour à toi euh, Valentin tu me manques salut Mathilde toi on par une girafe, j'aime le standard. Ça <rire> ouais, j'aime le standard. Salut les gars, moi ça super. Pourquoi beaucoup. tu veux qu'il se fasse mouffer par une girafe par sérieux. Ah ça, c est c est Ouais, ça ouais, ça va très bien Guillaume, salut tout le journée Ouais, ouais impeccable. Très bien. Bon, en plateforme. Ça va forme. Amina du standard Oui, ça va, salut Guillaume, salut tout le monde. Salut à toi. Amina, ça va oh, tout le monde oui, voilà. Tu encore quoi Et tu de plus en plus en mode été là. Ouais. Bah écoute, j'essaie de mettre en condition. Non mais en fait, ce passage en fait le vrai problème, c'est qu'on a un énorme coup de chaud dans les bureaux d'énergie parce qu'il y a plus de clim. Ouais, il y a plus Et donc Amina du standard s'habille mais genre en mode les anti quoi pas comprendre il fait 22 elle est habillée comme euh, est à la plage quoi euh, ça va ou quoi Lucas tu m'entends Lucas de Toulouse je, je après, ça va mon Lucas. Hey, allez, Lucas hey Lucas qui commence la soirée et j'ai trouvé un magnifique réveil pour Amina du standard ah, ah, oui. vu. ah tu l'as pas vu la vidéo ah. le début des problèmes eh, allez voir sur merde. la page Facebook si vous allez euh, allez voir allez voir en deux minutes Guillaume play p l e y ah il est mignon sur la page Facebook euh, je vous ai mis je vous ai mis ça vous allez rigoler je pense ça vous êtes deux secondes. Euh, ce qu'en fait c'est le réveil Dominique Strascan ah, et en fait euh, il écarte le peignoir ah, il y a des bits qui sortent et et allez matin euh, allez matez en deux minutes Lyon ah, Play P L -E Y je sais pas combien vous êtes à avoir vu la vidéo déjà en une heure euh, mais je crois que vous êtes hyper nombreux déjà à l'avoir vu ah, vous êtes euh, déjà cent mille à l'avoir vu en une heure ouais. c'est gentil Merci. allez voir le, le réveil Dominique Strascan c'est deux secondes <rire> c'est le réveil pour Amina du standard Merci, ah, et il drôle. faut toucher le zizi pour arrêter le, la sonnerie le matin franchement il est drôle le réveil franchement vous allez rigoler allez voir en deux secondes et puis euh, Lucas tu fais quoi dans la ville toulousain là alors je suis commercial en alternance, je suis en oh. école de commerce et je suis commercial aussi d'accord donc euh, la moitié du temps quoi. tu fais quoi trois semaines des semaines tu fais quoi comme rythme je fais euh, tous les lundis euh, à l'école et après le reste en entreprise ah oui un jour d'école quatre ouais. jours de boulot ouais. ah c'est bien ça voilà et alors, euh, as vu qu'il y a un mec là en Irlande tout à l'heure, c'est quand même hallucinant. Hein, à 5 ans, il a ouvert un œuf Kinder. C'est une vraie histoire. Hein, à 5 ans, il a ouvert un œuf Kinder et dans l'œuf Kinder, à pas de la surprise, il y avait un morceau de méthamphétamine. Ah. Mmh. Et alors, et euh, il mais pas. Non, mais comment c'est possible À quel moment dans l'usine C'est une blague mais, de Kinder. Mais En plus, personne. Enfin, ouais. je sais pas. On est en Europe, on n'est pas dans Breaking Bad, non ah, crois pas. Ah, Attends, un oui. méthamphétamine. Mais qui prend ça bon, est bah, des, En Europe gens, Non, mais attends, franchement, c'est vrai que c'est quand même une drogue qui est pas répandue en Europe, quoi. Bah, je sais pas. Et ça euh, comme ça. Et donc, le mec de cinq ans, il comprenait pas. Il a montré papa le caillou rouge ouais, et, non, non. et, papa euh, et le papa non mais papa qu'est Qu ce que c'est parce que moi je connaissais pas par exemple ouais. après, ça ressemble c'est chaud et euh, il a dit attends c'est bizarre si on va demander et il allait voir effectivement moi ouais, c'était euh... ah. c'était bien ça voilà. c'était un morceau de mét en fait pour les embrouilles bon et puis alors Lucas le Toulousain alors que toi il t'est arrivé un énorme trou noir en soirée j'avoue je ne crois pas à ton histoire je vais le dire à <rire> euh, Amina du Standard on a parlé tout à l'heure pour non, moi c'est pas possible et m'a okay. dit tellement de fois non mais c'est sûr le ouais. mec qu'il a l'air sain c'est sûr il s'est fait niquer il va raconter tout Fou, euh, que, que du coup on a décidé de faire le sujet, mais bon, vous allez juger par vous-même. Est-ce que vous pensez que Lucas raconte une couille ou pas En tout cas, t'es le bienvenu, mon Lucas. T'es commercial dans quelle société euh, alors, je peux pas dire non, mais je suis le nom, mais je suis commercial en bureautique en fait. Hein. En bureautique, ouais. très bien. Et donc voilà. vas-y, alors vas-y, raconte ce que tu veux dire. Alors en fait, euh, pour le nouvel an 2013-2014, j'étais avec deux amis à, moi, à Peniscola et euh, la soirée se passe bien, on était ouais. dans un bar à côté de l'hôtel et en fait on reprend conscience après le, un gros trou noir dans un terrasse dans un café et en fait euh, ce café n'était pas à Peniscola mais il était à Lisbonne, à 1200 km de, de Peniscola et on n'était pas le, 30 et, le 1er janvier le lendemain mais le 3 janvier. J'ai pas compris, en fait t'as fait un trou noir de deux jours à ah, oh, euh, peu Un peu plus oui, deux jours et demi. Oui. C'est pas possible. Ah, ouais. Vers les Il avec, tu peux pas travailler deux jours après ah, en que... ayant tout oublié, non En plus tous. Alors on a, on a quelques flashs, mais euh, le gros de, de ces trois jours, on s'en souvient pas. Depuis, en fait, on ne fait plus le Nouvel An Même. Ouais, le on maintenant, mais ouais, bon. Franchement, j'ai un peu du mal à y croire. Parce que tu peux même plus boire quand tu es dans le coma. C'est vraiment... Euh, ouais, euh, tu vas aux toilettes alors euh, bah, Oui, tu avais le boxe rempli. à remplir, mais t'es vacu. Comment c'est possible Explique-nous un peu, donne-nous des détails ben je je j'aimerais je, bien en avoir aussi en fait euh, on se pose des questions mais depuis euh, c'est enfin je sais pas du tout ce qui s'est passé comment ça s'est passé euh, c'est vrai qu'après en ayant fait les tests à l'hôpital on avait euh, pas mal de choses dans le sang je dirais pas quoi mais on avait pas mal bah, de choses dans si, le sang, vrai que là, on avait ben GHB, on avait euh, pas mal d'autres drogues euh, de prise mais euh, c'est vrai ah oui assez euh, franchement de ce que m'a dit le médecin on avait eu la chance de peut-être pas avoir fait euh, même un... Un coma, euh, enfin, euh, mourir à cause de... Une overdose. Ouais, une overdose. Dose, ah, temps, attends, est-ce que le GHB, c'est la drogue du viol. là Tu t'es fait violer, ouais. le, le cul je, je sais pas, bah, apparemment, non, mais euh, je sais pas. <rire> J'espère ah, pas. J'espère Heureusement qu'on n'avait ouais. pas de, de caméra embarquée, je préfère pas savoir ce qui si s'est passé. C'est ouais. trop Putain, c'est ouf, ah, tu fais un test après. Et euh, attends, et résultat Et résultat, tu t'es réveillé vraiment deux jours après, t'as dû faire des résultats, mais tu t'es réveillé comment Je sais pas, donne des détails, tu nous expliques rien. Ouais, c'est bizarre pas très clair. C'est le, le soleil qui m'a tapé sur la tête et qui m'a réveillé en fait. Je me suis réveillé vraiment assis sur, à une table d'un café, je devais attendre l'ouverture. Le, le barman est venu nous voir pour demander ce qu'il nous, nous fallait en fait. Et en demandant un café, j'ai vu, vu qu'il avait froncé les sourcils. Genre et on, on s'était trompé de langue et en fait oui on s'était vraiment trompé de langue quoi. Ouais, et t'as atterri au Portugal Ça ouais. c'est ouf Mais vous y êtes allé comment T'as des billets d'avion ou quelque je chose Alors, je... Non j'ai pas de billets d'avion je sais pas Je pense qu'on a fait du stop lui qu'on a rien Mais y a un mec qui te prend en stop du comme coup, ça coup, on a fait non, Attends tu fais des mecs drogués Pour moi c'est un peu et, je sais pas, Tu t'es réveillé, tu t'es pas fait voler des trucs Tu t'es réveillé avec des trucs sur le corps Alors moi j'avais j'avais un trou De tondeuse sur la tête J'avais un cocard J'avais deux doigts strappés. Et euh, après, moi, j'avais j'avais mes papiers, enfin la, la majorité de mes papiers. J'ai toujours un câble d'alimentation de, de, de mon portable dans la poche arrière de mon pantalon, ouais. donc j'ai pu recharger mon téléphone. Par contre, mes collègues, ils avaient, moi, euh, bon, un il avait plus de cheveux. Il y en a, il avait Natal à la cheville et après eux ils avaient plus de téléphone et euh, ils manquaient euh, pas mal de leurs papiers et carte bleue. Non mais attends, je ah, comprends non. pas. Non mais attends, un mec ça ah, m'attend c'est pas mais possible. Là, ouais, à quel moment, à quel moment non, là, donc, Parce que là tu t'expliques et tout ça, mais à un moment donné je veux dire euh, qui t'a rasé les cheveux quoi, tu vois <rire> j'aimerais bien savoir. Pour moi ce qui a, celui qui a attendu mon pote c'est moi parce que c'est déjà arrivé à une soirée où là j'étais conscient que je, je l'ai déjà attendu la tête. Mais euh, ouais, moi après chaud, je Moi je sais pas qui c'est qui a essayé parce que en fait j'y ai échappé de peu mais et Tu euh, prends des drogues en pas... général ou pas euh, non non enfin je fume deux trois pétards de temps en temps quoi ouais. mais euh... Ouais. Bah, non mais là il y a bah... une différence et tu dis il y avait plein de drogues et tout qu'est-ce qu'il y avait dans le sang à part du GHB là j'avais un peu, j'avais un peu d'extra moi et un moi, Il avait beaucoup de, de cocaïne dans le, dans mmh. l'urine. Mais vous êtes des drogués en général, dire, vous prenez souvent la drogue ou pas Ah non non non non du tout non. Moi je touche pas, je touche pas aux drogues dures à part, euh, si, un, un ou deux pétards de temps en temps, mais sinon. Bah, Par contre il y, y a des drogue. mecs, t'as vu tout à l'heure sur Twitter, ils sont trois, ils ont fait croire qu'ils étaient retrouvés en Syrie. Ouais. Euh, ouais suite ouais. à une soirée ça a fait le buzz partout etc. Ouais, ils ont ouais. fait croire qu'ils se sont réveillés en Syrie, que leur bateau, ils avaient un petit bateau, ça avait chaviré ouais. machin. Et qu'ils s'en trouvaient sans faire en série, ils s'en prennent en photo devant un bâtiment mais en gros plan et, et, et du coup ça a fait le buzz un peu ils ont trollé les médias quoi ça <rire> saoule ma mère, elle m'a enlevé les écouteurs et du coup je peux pas vous écouter merde <rire> bon courage ah, bah, je t'embrasse mais tu m'entends pas du coup demain oral bac de français c'était ma bonne chance putain mon courage, bon hein, courage, un courage là, pour les oraux là, ceux qui ont des, des oraux c'est en ce moment en plus là en deux semaines pas un seul de mes messages lu ça m'étonnerait ça dédicace à ma soeur rose et suzanne que j'aime question pour Julien salut à toi salut euh, dédicace au collège saint sulpice à TV mais nous du Jules bégé attends mais j'ai ah. joule pas parce que je vais trop par le berger je me laisse pousser bas me laisse aller il sera là la semaine prochaine avec d'une ouais. il vient que dans notre émission là, la semaine prochaine bah, bon. le rapport marseillais là fallait enfin, une photo sur facebook d'ailleurs on prends la vie Début mon tracteur de, euh, début euh, de la saison des foins dédicace aux agriculteurs du 48 Comment allez-vous dans le studio Juste une dédicace à ma puce Iliana. Je vous kiffe, continuez comme ça, moi je vous adore, bonne émission Guillaume, salut Alicia. Bisous Salut à Vagin du Standard, à Mina du <rire> salut à mes petits saucissons, je vous adore trop, dédicace à la petite patate, salut à toi Salut euh, Bonsoir Arthur du 38, moi c'est le 9 juin à minuit mon anniversaire, bah c'est tout à l'heure à partir de minuit alors. T'inquiète j'attends minuit, on te fera un bisou tout à l'heure. Vous êtes énormes, je vous kiffe, salut Romu. Salut c'est l'auditeur, euh, celui qui bosse à Europa Park, Rémi, salut Rémi ouais, Salut, salut. salut. Salut mon Rémi le grand Rémi qu'on avait ah oui, rencontré. Il y a un an. Salut Guillaume, tu m'as l'air fatigué. Ouais je perds ma voix un peu, c'est vrai que je perds ma voix ouais. Et à Delia, Laura, Jenna et au courage et tous les musulmans qui font le ramadan continue, je vous adore. Dédicace à tous ceux qui révisent. Euh, bah, salut à tous les mecs qui révisent, y'a pas de problème, dédicace à tout le monde. C'est dingue, une belle équipe à partir de 22 h eh Et bah gros bisous les mecs. Merci. Allez pourquoi vous parlez pas Est-ce qu'on est en direct nous à partir de 22 h on peut pas. La meilleure team de la FM est là, merci d'accompagner ceux qui travaillent la nuit, Cédric de Marmande S'il si veut me toucher le Zizi pour me réveiller le matin, j'ai du standard je suis pas contre. Ah, Non, merci parce que J'ai trouvé une, un, un réveil pour Amina du standard. C'est un mini DSK qui ouvre son baignoire. Il y a la bite qui sort. Ah, vrai, oh, et on va parler des trous noirs. Est-ce que ça vous est arrivé, pareil comme Lucas, d'avoir des gros trous noirs euh, Bon alors lui c'est deux jours. Est-ce que vous avez déjà eu un trou noir Est-ce que vous aviez trop bu Vous avez pris une substance bizarre en soirée Ou euh, vous étiez trop fatigué J'en sais pas, Est-ce que vous avez déjà connu ouais, Un médicament. Un moment de trou noir avant de se faire Edric et Guillaume je repasse à ton canular magnifique le lion qui attaque l'équipe ah salut les gars salut. Et demain je vous mettrai la vidéo sur Youtube on a tourné hier ouais. Enfin non on a tourné tout à l'heure à minuit Enfin à 1h30 ouais. du matin Et euh, on a monté toute la journée elle est pas tout à fait finie On la mettra demain tranquille Vous êtes des fous je vous adore j'ai une question euh, Il m'était arrivé la même chose Ah bah la raton va t'appeler très bien là mmh. Guillaume et, et votre message au 612 Est-ce euh, que vous avez déjà eu un trou noir Juin est-ce que as déjà eu un trou noir en soirée Ouais ça m'est déjà arrivé c'était chez un pote je m'étais mal comporté et il m'avait appelé le lendemain pour me dire ce que j'avais foutu en fait avais fait quoi Alors j'avais mis un porno euh, sur la grande télé il y avait du monde et j'avais dragué une meuf qui était en couple Ah ouais, hyper chiant, je me comportais très mal et le lendemain il m'a dit bah t'avais pas bu là, ah, <rire> vrai, Je me souvenais pas, je te jure Ah tu t'en le porno je peux le faire en soirée mais là je l'ai laissé longtemps, genre la télécommande je l'avais caché pour pas que ça zappe Ah je... oui, avais un... sur rigolo, les... euh... ouais t'avais mis c'est rigolo en soirée Ah mais c'est marrant ça, ça ouais. Mais draguer draguer la meuf... Une meuf en c'est pas ouais. bien pour ah, les potes ah, et tout ah, Ouais ça il a mal pris apparemment. <rire> ah, c'est normal. Surtout si c'était sa meuf à lui. Non, non, <rire> heureusement, bon. Merci de me faire déstresser stresser avant de passer le permis demain. ben bon courage, je faisais le permis, le bac etc. On se fait rire qu'Iglesias et on parle des trous noirs. excusez un trou noir Amina du Standard tu parleras ton trou noir c'est à la fois où t'as eu hein, une perte de mémoire en oh, parler sur énergie. Okay. Dar, a mi no me importa que duermas con él, sé que sueñas, ver mujer, que vas a hacer pa ver paver, si te quedas o te vas si no me busques más si te vas yo Kiitos!